Donc de nous voilà bien On parlera de l'anticipation pour se rendre la vie meilleure Acheter en avance, organiser ses rendez-vous médicaux Au lieu d'attendre la dernière minute Découvrir le batch cooking Et puis lundi dès 15h dont En effet pour s'entendre Nous parlerons de la psychogénéalogie Qui peut expliquer bien des choses À lundi 15h en direct sur l'antenne d'RTL Merci pour votre confiance, je vous embrasse et bon week-end Vous écoutez RTL et il est 16h L'information, c'est avec vous Bénédicte Tassar. Bénédicte. Le mouvement des Gilets jaunes demain, 1500 actions recensées par les autorités publiques et l'ampleur du mouvement reste difficile à prédire. Plusieurs sociétés d'autoroute appellent les automobilistes à différer leurs déplacements. Les points de rassemblement annoncés au niveau des accès autoroutiers près des grandes villes ou sur les barrières de péage pourraient causer de nombreuses difficultés. Des opérations escargots peuvent également perturber ce trafic. Le Premier ministre prévient, on peut manifester mais bloquer un pays n'est évidemment pas acceptable, affirme Édouard Philippe. Le chef du gouvernement a également voulu faire de la pédagogie ce matin pendant un déplacement dans les l'Essonne. Le gouvernement ne veut pas piéger les Français, au contraire, il veut les accompagner, explique-t-il. 35 élèves intoxiqués au monoxyde de carbone, tous ont voyagé ce matin dans le bus scolaire du Collège des Mondarais, à Plounéour-Ménez, dans le Finistère. Le correspondant de RTL dans la région, Nicolas Bobby, indique qu'il n'y a pas de jeunes en détresse vitale, mais que tous se sont plaints de nausées de maux de tête. Ils ont été évacués vers les hôpitaux de Brest et de Landerneau. Certains ont été placés sous oxygène. Aux états unis les habitants de San Francisco doivent rester cloîtrés chez eux. Les écoles sont fermées, les cable cars, ces célèbres tramways sont à l'arrêt et le trafic aérien perturbé. Le Golden Gate invisible, San Francisco étouffe sous les fumées de l'incendie géant qui ravage le nord de la Californie. 63 morts, 631 personnes disparues. Donald Trump est attendu demain sur place. Les courses, en attendant le quintet en nocturne à Vincennes, on part pour les courses à Saint-Cloud, Dominique Cordier. Exactement, il y avait un pic 5 dans la 8 trois 3 noms partant dans celui-ci, les numéros 4, 8 et 14, la victoire pour le 5, Bolling Green, 4,110 euros, 2,10 euros, 2ème le 10, Tassilo, 7,80 euros, le 12, Malupan et troisième, 4,60€ devant le 2 bleu astral et le 18, magicienne Make My Day. La neuvième qui vient de se disputer à l'instant, la 9 neuvième c'était d'ailleurs la dernière, à non partant dans celle-ci, le numéro 15, la victoire pour le 8, Sœur Alonne. C'est la deuxième victoire dans cet après-midi pour Christophe Soumignon qui était proposé à 8 contre 1. Deuxième, le 11, spéculateur, 8 contre 1. Troisième, le 10, Rubédan, 21 contre 1. Et quatrième, le 16, l'Indescap, 15 contre 1. 8, 11, 10, 16, c'est l'arrivée de la neuvième. Les rapports pendant les grosses têtes de Laurent Ruquier, tiens sur le coup de 17h 10 Bénédicte. Merci au Dominique, au revoir à tout à l'heure, même à l'antenne. Pendant les grosses têtes, le temps pour demain, c'est le nord du pays qui profitera du soleil, tandis que le sud-est sera sous les nuages mais les brouillards mettront encore du temps à se dissiper. Il neigera sur les Alpes vers 1200 mètres ainsi que sur l'est du massif central. Des flocons aussi dans les Pyrénées-Orientales. Les températures, elles descendent peu à peu. C'est à 14 degrés au maximum du nord-est au nord-ouest, 11 à 18 degrés dans le sud. 16h03 sur RTL, les Têtes, c'est parti avec Laurent Ruquier. Bon après-midi sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui. Une grosse tête qui préfère les ténors de l'opéra à ceux de la politique, Roselyne Bachelot bonjour. Une grosse tête spécialiste du rock'n'roll et qui prouve dans chaque émission qu'il a plusieurs cordes à sa basse, Philippe Manor bonjour, bonjour. Une grosse tête à qui il suffit de poser une question pour la faire crier « Oh oui, oh oui, <rire> Caroline diamant !» Une grosse tête qui a toujours la réponse sur le bout de la langue à la radio et la moustache sous le nez au théâtre, Jean-Ben Guiguy. <rires> Une grosse tête qui crie ⁇ Poule !⁇ Quand un ange passe, Jérémy Ferrari. <rires> et enfin... Une grosse tête qui, sur une île déserte, écouterait du Nat King Kong avec son <rire> compagnon mercredi. <rire> ah, les si vous alors, Ah, non alors, Retenu ça vendredi, ah, non, dernier. Oui, vendredi dernier. C'était magnifique. Ouais, un, un, peu, un, un peu dyslexique, faut bien dire ce qui est. Mais, je sais pas des fois, ça sort tout seul en plus. Ah oui. Il oui, oui, sort... y, a, y a là en a qui s'en plaignent. Mais non, mais. <rire> je sais pas pourquoi c'est du mercredi au lieu de vendredi. Et Nat King Kong. Alors là, c'est, c'est la cerise sur le gâteau. Non, mais je savais pas où vous avez la tête la semaine dernière. Moi, Stevie, ça m'étonne que tu t'étonnes toujours de dire des conneries. Ça fait quand même longtemps que tu fais la radio. Bah oui. <rire> c'est vrai, t'as raison. Oui, mais quelquefois fois, Stevie répond à des questions. Je suis étonné. Ah oui. Parce que ce sont des questions assez Intellectuel ah, et il ça. a une sorte de, de brillance. Oui. Ça dure pas longtemps. Oh, non, non c'est un accident. C'est un accident, ça arrive. J'ai oui, oui, vu que Le deuxième effet qui se coule. Je propose qu'on démarre tout de suite. Ah, à like. de bah, mes bien, je mes grosses têtes par une première citation pour Didier Saint-Alme, qui habite les trois bassins, c'est sur l'île de la Réunion, qui a dit « Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. » Clémenceau ah, ah. Clémenceau, non. C'est un homme politique un homme politique Non, mais il s'est occupé de beaucoup de politiques. Euh, ah, un attaché de presse Un attaché de presse, non. Un journaliste jean un, un, un journaliste, un philosophe, un sociologue, un politologue. Edgar il en, Morin Il est encore en vie bernard est vie. Ah non, il est mort en 83. Allô oh là là. Raymond Aron Raymond Aron, bonne réponse de Jean Benvig! Oh Voyez, ça c'est bien, par exemple. Vous préférez une citation drôle, peut-être, mademoiselle. Non, euh, non, parce euh... que là, tu viens de briller, quand même. Oui, très bon. mademoiselle <rire> Diamant. Une citation pour Tiphaine lebrèche qui habite Vannes, qui a dit si Dieu avait voulu proscrire les plaisirs solitaires, il aurait fait nos bras moins longs. <rire> oh, Pierre Dac, c'est oh, de morale. Hein. Pierre Dac, non, Francis Blanche, <rire> Jean yann Non, mais vous, vous êtes souple, même avec la bouche, vous pouvez y oh, arriver. Oh non. Quoi Avant, ah, bon, oui, puis maintenant. Quoi, bah, tu bah, as, as été autofélateur Non, jamais. Mais j'étais Essayer. Mais moi j'ai fait des années de la gym à la persévérante quoi oh, oui, c'est quoi ça c'était une, une salle de sport dans ma ville et quand j'étais jeune tous les mercredis après-midi je faisais ça et après j'ai fait l'UNSS le truc avec sport euh... intercollège la persévérance <rire> c'est surnom du curé parce que l'ai essayé plusieurs fois oh oh c'est quoi l'apport que tu as là avec l'auto-sélation là ça j'ai pas dit ça j'ai dit que j'étais très souple j'arrivais pratiquement à passer ma tête entre mes jambes ah oui, oui. et puis il après faisait... il l'a passé entre celles des autres oh <rire> à cause de l'âge oui. est-ce qu'on oh. peut redire la C'est bien, bien sûr, Mme Bachelot. <rire> si Dieu avait voulu proscrire les plaisirs solitaires, il aurait fait nos bras moins longs. C'est -ce mort C'est Saint-Antonio. C'est Frédéric Ce n'est pas Bernard Mabigne. Mais ça aurait pu. Mais Bernard l'a utilisé aussi. faut dire que c'est des copains, c'est des gens qui se connaissent. C'est le monde des chansonniers, des cabarets. Pardon. Il est en vie. Il est en vie. J'arrête là ma contribution. <rire> Jacques Maillot. Qui a dit Jacques Maillot Moi. Eh bien, c'est une bonne réponse de ah. Bachelot. Une citation maintenant pour Valérie Aumont, qui habite Croix, qui a dit « Ce restaurant est connu pour ses escargots. Ils sont déguisés en serveurs. <rire> » Oh, la ça, française? ça peut être la bande Tristan Bernard, des choses comme ça. Non, non. C'est oh, vieux, vieux. Ré... Non, c'est plus récent. C'est français, c'est du 20e siècle. Et Alphonse Allais. Alphonse Allais. Non, c'était un humoriste qui se produisait sur scène puis après, qui est devenu... Il nous a quittés. Il nous a quitté, il y a pas si longtemps, en 2011. Robert Lamoureux. Et c'est Robert Lamoureux. Bonne réponse de Jean-Bendry. C'est tout tes copains, c'est facile. Ouais. Vous voulez une dernière citation oh, Allez. Oui. Allez, une dernière citation, et ce sera pour Caroline Lopez, qui habite Guyancourt, qui a dit, un enfant prodige, c'est un enfant dont les parents ont beaucoup d'imagination. Ça va être ma mère qui a dit ça. <rire> <rire> ça pourrait, mais non. Euh, c'est vivant. Ah non, c'est mort, non. comme vous dites. C'est français. C'est Jules Renard. Ah, ce n'est pas Jules Renard, c'est bien français. Ce fut même académicien français, madame. Marcel ah, Aimé. Marcel Aimé, non. Ah, je, euh, la Tour Quoi, la toux. La toux. Il y en a un qui s'appelle la tour <rire> quelque, quelque part dans le monde. <rire> J'ai cru qu'il jouait aux échecs. <rire> non le cavalier. J'endorme son. J'endorme son. Ah non non, Jean, non. Mort depuis plus longtemps que j'endorme son. que vous pourriez nous François donner Mauriac. François Mauriac. François Mauriac, Non. Mais pourriez-vous nous donner l'année de sa mort Écoutez, je naissais, et il mourait. Et Ça il bien. était que. Il était que. que écrivain où il peignait. Aussi Jean aussi. Cocteau. Et c'est Jean. Ah, Cocteau Caroline Diamant, c'est oh Jean Cocteau Oh non, non C'est pas ça que aussi, j'allais T'avais qu'à dire son nom Bah oui, mais à chaque fois, je me fais engueuler, alors j'ose plus Pour une fois qu'il avait une copine de marée à placer Oh non, super Bah C'est en tout cas une belle réponse de Madame Diamant Et Bravo. pas de Monsieur <rire> Voilà. Laurent Ruquier et les Grosses Têtes C'est jusqu'à 18h sur RTL Vous t on déjà dit que vous étiez exceptionnel Chez Roche Bobois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche Beaubois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais s'il faudra faire vite, normal, c'est exceptionnel. Les 8 jours exceptionnels Roche Bobois, c'est jusqu'au 19 novembre seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur RocheBobois.com Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Replongé dans le monde de la magie avec le film Événement par la créatrice de Harry Potter. Pour vaincre Grindelwald, Dumbledore doit faire appel à son ancien élève, Norbert Dragono. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Actuellement au cinéma. Avec RTL. Le polystyrène expansé pour vos travaux d'isolation, bien sûr, vous connaissez. Mais connaissez-vous vraiment sa facilité de pose exemplaire sur sol, mur, toiture et sa résistance thermique extraordinaire Ordinaire, reconnu par les experts du bâtiment les plus exigeants. Polystyrène expansé, tout simplement extraordinaire. Plus d'infos sur monisolationpolystyrène.com Au champ, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est la soirée d'Inès qui change. Avec le plateau de fruits de mer au tourteau pour deux personnes à seulement 20 euros. 20 euros Inès. <rire> tu sens l'odeur de la mer Bien sûr que non, c'est un spot radio. Par contre, avec ce plateau chez toi, tu seras à la mer. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan proposent le plateau de fruits de mer au tourteau pour deux personnes à seulement 20 euros. Et votre soirée change. Auchan. Fabriqué en France, 1 ,3 kg, 3, soit 15,38 euros le kilo. Voir composition détaillée et origine en magasin. Cette année, la boli débute pour les fêtes. Et... Oh, oh les lutins, on arrête de rigoler quand je parle et, et les pieds sur le canapé Non mais attendez, un canapé à moins 30% Bon, j'en étais où Le Sweet Noël est déjà chez But. En ce moment, jusqu'à moins 30% sur une sélection de canapés. Oui, jusqu'à moins 30%. encore produit concernant en magasin et sur Butte.fr. Sweet Noël, doux Noël. Et dans le grand studio de RTL, on rejoint euh, les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Une question pour Monsieur Jean-Charles Delvaux qui habite Paris 16e et on va parler des noces de diamants. Je parle pas du mariage de Caroline évidemment qui. <rire> qui a quand même donné une belle enfant, il faut le dire. Oui. Euh, oui. Alors, allez, savez, noces de diamant ça doit être 50 ans. Non, c'est 60 ans, les noces de diamant c'est vous dire que quand même... Est impossible. Un, un, comment c'est impossible ben, ce, Ça n'existera plus. Mais tout le monde rate pas son mariage. Hein. <rire> ben, si C'est possible. Souvent dans, dans les journaux régionaux, oui. on voit monsieur, madame, machin. 80 ans. Ils se sont connus. Oui. Euh, voilà. C'est les noces de platine d'un couple ami. Alors, noces de platine, c'est 70, 70 ans. Oui. Cathy et David Guetta, c'est des noces de platine. <rire> oh. Oh. Alors, les noces de diamant, c'est 60 ans. Les noces, effectivement, de platine, c'est 70 ans. Il y a l'intermédiaire, vous voyez, parce qu'à ces âges-là, on meurt vite. Les noces de 65 ans, c'est quoi C'est de chêne, du euh, cuivre non. Ah, le cuivre, non. Chêne, Attendez, c'est plus fort que le diamant, de mais moins fort les que le rubis, les no... de l'argent. Ah non, les noces... les noces de saphir Non. noces d'émeraude. Aucune pierre non, plus, plus forte plus... que le diamant. C'est une pierre précieuse ou un métal ah, Ce n'est pas une pierre précieuse. Mais non, c'est un bois. Et c'est du chêne ou du sapin. Les noces de sapin, ça n'existe pas. C'est une fois qu'on est mort, ça oui. vous voyez. Ouais, c'est vrai. vrai que c'est moche de mais les noix de cajou à cajou non Les noces de baobab. ou C'est ah, énorme. énorme Ça, c'est recosé et sa femme. Oui. Oh. Est-ce que ce serait pas les noces de palmier Non, les noces de palmiers, <rire> non. Oh, non. <rire> Est-ce que c'est un arbre exotique De merisier. Alors, exotique... De oui, il pousse sous les tropiques, vous voyez. Les noces euh... d'ébène Non. Ah oui, ben les cocotiers Les noces de cocotier. <rire> les noces de caoutchouc. Les noces Alors... de caoutchouc. Ah, ah, ça, c'est quand t'as pas eu d'enfant. Alors, j'ai vous aider peut-être. Ah peu. oui. 60 ans c'est diamant. 61 ans ce sont les noces de platane. 61 ans platane, 62 ans ivoire, 63 ans les noces de Lila feuille 64 ans de marronnier. D'astraquin, 66 ans jasmin, 67 ans les noces, chien chien <rire> les noces de chinchilla. Les noces de mais... chinchilla. Je plus d'idée. Ça mais... c'est régine. Ça. <rire> non mais Attends. Les des de granit, 68 ans, de Les nénos de mélèse. Non, de, mais... Mélèze. Os de marbre c'est le cimetière. Ah, ouais. ah non, ça c'est euh... au cimetière c'est les nénos. <rire> <rire> Bravo Mais attendez, c'est quand même dingue, on trouve pas un arbre exotique C'est un arbre exotique qui pousse Ah oui, qui, les pousse... Les tropiques. Un arbre qui pousse au Brésil, en Inde, en Amérique, à Madagascar. Est-ce qu'il donne des fruits cet arbre euh, non. Ah non, de oui. de bougainvillier. De bougainvillier, non. Ah mince. Il vous reste 30 secondes seulement euh... C'est un bois plutôt marron foncé, plutôt marron clair oh Ça va t'aider <rire> oui, Des noces de Merisier. Merisier, non Est-ce qu'on fait, des... Est qu fait des bahus bretons avec Des que... bahus bretons C'est -ce enchaîne de bahus bretons Non mais on fait des on fait des guitares, des clarinettes ouais. Ah, ah de caca. Et de bon, de l'acajou. L'acajou. L'acajou. C'est le, la... la... ah, le... le premier. Du contreplaqué. Oh. Ah oui, c'est oh, ouais, la bobane. <rire> oh les noces de contreplaqué, ça. Le ah la cou... bobane. C'est <rire> juste avant une rupture, ça. <rire> <rire> euh... Non mais attendez, les guitares, je viens d'en jouer en plus. Ah bon Ah bon, est-ce que vous avez joué de la guitare Non, j'ai pris un cours de guitare. Ah ça y ah, est, alors ouais, comment ça, est ça, donné... ça alors, mais il était envie vite, non Bah oui. <rire> Et alors Tout le monde attendait. Mais c'était pour voir. alors Et ben, ça fait très mal au doigt Ça alors, mais pourquoi vous prenez des quoi de ah bah, vous savez pour la télé je fais des premières fois donc ah oui je teste beaucoup de choses que je n'ai jamais faites. Par exemple Elle a été jouée aux courses. Euh, Exactement. J'ai pris larc de triomphe. J'ai pris un cours de guitare. J'ai fait un saint honoré dans l'école de de pâtissier de le nôtre. Voilà, je fais des choses différentes. Et des choses que tu n'avais jamais faites avant. Exactement. Il faut et trouver. Et, et qu'est-ce que si vous, vous allez, allez faire l'amour <rire> <rire> Ouais, j'ai prévu la double pénétration pour la semaine prochaine. <rire> non, <quelle heure. rire> oh, je vous collais bien là, Caroline. De oh, mince. 300 ah, euros. C'est la première question qu'on pose, il y a déjà un chèque qui s'en va. Ouais, euh, euh, C'était les noces de palissandre. Ah. Palissandre. Ouais, mais tu vois. Ah oh, bah oui, ben, quand crème, c'est un oh, bois. Oh, oh, bois c'est pas un bois qu'on utilise beaucoup. Ah si on fait oh, des pièces... Est... On, est... Non, on, on, utilise on a, on a, on a, on a des pièces... Mais on n'en parle pas beaucoup. Les pièces d'échecs, par exemple. Ah, on les, les fait en palissandre, vous euh, voyez euh, Non, non, non. On aurait ah, pu le trouver ça. Va. Ah oui. oui. Et, et vous ne l'avez pas fait. Non, pas... Des pipes aussi, non Comment ça, des pipes on fait des ah, pipes ben. aussi avec ça, non On est repassé ensemble de sport. Steepier. Le bui aussi. Dans le bui, on fait des pipes. Ah bon, tu des fais des... Des... dans le bois On fait des, des pipes dans le bois. Non, mais dans le bois. Oh, avec on a, vous savez pas ça qu'avec le bui on fait des pipes Non. Ah bah dis donc, vous sortez d'où Mais comment tu sais ça On fait des pipes dans le buis enfin dans le bois. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Parce que chez Castorama, on sait qu'il n'y a pas de saison pour refaire le sol de sa maison. On a décidé qu'à partir de maintenant, les sols de qualité à prix bas, c'est tous les jours. Comme le stratifié Gladstone 8 mm d'épaisseur, disponible en 4 décors, facile à poser et garanti 20 ans, au prix baissé de 9,99€ le mètre carré. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. 19,94€, la botte de 1,996 m2. Prix baissé en cours d'année, valable jusqu'au 31 décembre 2018. Voir conditions en magasin ou sur castorama.fr.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 Saviez-vous qu'avec les contrats garantis électricité et gaz naturel, EDF Entreprises vous assure des prix fixes jusqu'à 3 ans Cela vous permet de mieux gérer votre budget et de vous concentrer sur votre activité. Parce que la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. Contactez-nous au 3022, service et appel gratuit. Offre de marché réservée aux clients professionnels, souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kV pour l'électricité ou consommant moins de 300 MWh par an de gaz naturel. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et si on pensait au Roquefort Une baguette encore un peu chaude Une pointe de miel Du Roquefort déposé, à peine étalé, tout simplement. Et là tu croques, tu dégustes. Mmm, c'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. Les grosses têtes reviennent dans moins d'une minute. Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible. Vos compétences sont uniques et votre métier est spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous Votre projet d'utilitaire sur mesure Pour qu'il s'adapte précisément à vos besoins Pendant les jours Peugeot Pro Jusqu'au 30 novembre Découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 Et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Détails sur professionnel.peugeot.fr Ne manquez pas la Black Friday Week sur Amazon à partir du 19 novembre Avec des ventes flash pour toutes vos envies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 Les grosses têtes de Laurent Ruquier, la suite mais euh, juste avant de les retrouver ce sont deux belles émissions que vous a préparé Georges Lang pour ce week-end samedi à partir de 23h dans la collection vous pourrez participer au concours Marc Knopfler avec en jeu deux coffrets format vinyle incluant l'album CD de luxe, il y a un vinyle avec quatre inédits ainsi que l'album vinyle et les tablatures à gagner et puis dimanche dans les nocturnes entre minuit et 1h du matin vous pourrez écouter l'interview que Marianne Fessoul a accordée à Georges à l'occasion de la soirée sortie de son nouvel album. On va résumer un petit peu. Hein. Tous les samedis, et tous les dimanches, 23h minuit, la collection. Minuit, 1h du matin, les nocturnes de Georges Lang, à qui l'on souhaite un joyeux anniversaire et que l'on embrasse. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Direction le Calvados, nous attend Laurent Barbier. Bonjour Laurent Vous habitez Roucan, dans le Calvados. C'est où Roucan C'est oui. entre vous C'est euh, sur les hauteurs de la Suisse normande. C'est pas loin du pays d'Auge. Oui, c'est de l'autre côté du Calvados. Voilà. Bon, il n'a pas, pas trop fait. envie de parler de ça, Laurent, apparemment. <rire> Alors, Laurent, il veut gagner du pognon. Il, il veut savoir ce dans la Sarthe, on a les alpes mancelles Oui, c'est vrai, c'est très beau. Bah, écoutez, ça tombe bien, parce que Laurent, lui, il va y aller vraiment dans les Alpes, Il répond à la question ah. que je lui poserai dans quelques minutes une semaine pour 4 à Risoul oh 1850 c'est la station d'altitude des Alpes du Sud, 116 pistes vous attendent dans le beau domaine de la forêt blanche, le snowpark et vous en plus d'y aller pour 4 personnes un appartement pour 4 plus les forfaits de remontée mécanique parce qu'on n'est pas du genre à vous laisser comme ça, vous emmerder dans l'appartement pendant une semaine Donc Laurent, pour vous les Alpes du Sud et pas dans la Sarthe, vraiment dans les Alpes ça fait plaisir, non Oui, ça fait plaisir en espérant que je gagne Enfants. On va vous aider. Pour ça, il faut être motivé. Ce soir, l'équipe de France va affronter les Pays-Bas. Et ma question est sur le football. C'est Antoine Griezmann, pour l'instant, qui est le meilleur buteur de la compétition. Compétition, évidemment, qui est la première du genre, la Ligue des Nations. Donc, ce serait un peu trop tôt pour désigner un meilleur buteur de cette compétition. J'ai plutôt vous demander, qui est le meilleur buteur de l'équipe de France Toute année confondue. Quel est le meilleur buteur Celui qui a marqué le plus de buts chez les Bleus. Depuis Ça... que le foot existe ah bah Depuis que le foot existe, oui. 51 buts chez les Bleus. Ah bah alors, euh, Thierry. Thierry Henry Thierry Henry, c'est gagné <rire> Bravo Laurent Bravo, Bravo Laurent Merci beaucoup, merci. Vous, vous... J'ai bien compris que après la ligue des la, la ligue des clubs la, de des clubs champions de clubs de foot ah oui, de la compris. ligue de nations de machin, ils ont inventé. Oui, exact. Pour pas que pour pas que l'équipe de France joue trop de matchs amicaux. Désormais, il y a un enjeu. Euh, les équipes nationales s'affrontent désormais dans des matchs qui ont euh, voilà, au moins une, une raison d'être plutôt que d'être des matchs amicaux que, voilà, qui n'intéresse personne. Là, ça n'intéresse personne, mais euh, au moins. Mais il y a de l'argent. Je... <rire> oui. <rire> Écoutez. C'est M6 qui diffuse, je vous signale. Ah, ah, là. Là. Écoutez, je me disais justement quelle bonne idée. <rire> <rire> vous partez dans les Alpes, alors avec qui vous partez C'est pour quatre. Bah, je pars avec ma femme et puis euh, j'essaierai de voir pour emmener mes trois enfants. <rire> ah, ah, et bon, bon, il faut en laisser un. Un, hein, en... un Et ben, on va en abonner, hein, un... <rire> abandonner un, pardon. C'est la grand-mère, le plus petit. Le plus, le plus petit. À quel quel âge âge il a eu, euh, il a eu euh, deux ans le 9. Oh, bon, bon, on laisser, on On peut le laisser, il va se perdre dans la neige. Puis vous hésitez sur son âge, donc vous l'aimez pas trop celui-là. <rire> <rire> voilà, vous voilà parti en famille à Rizoul et on vous souhaite un joli séjour Laurent, on vous embrasse. Une question Oh, une question pour Carole Fréville, qui habite Nanjing, c'est en Chine. Et eh oui, on nous oh là écoute là là, là, hein, en Chine. <rire> Bonjour Mito. La question devrait faciliter, évidemment, Monsieur Manœuvre, qui n'a pas encore brillé, hein, je non, dois dire Philippe. Là, vous avez vu, je suis très très très mal. Mais sur l'album de Johnny Hallyday, j'imagine que vous êtes un Ah oh bah oula. Euh. Sur l'album de Johnny, il y a une chanson, oui. une chanson qui s'intitule « L'Amérique de William oui. ». Mais de quel William oui. s'agit-il Ah, juste, le... Tennessee. À Tennessee, non, William Non. non. William Sorin enfin. <rire> Ah oui, c'est une chanson pour aller en boîte. <rire> William Shakespeare, remarquez, faire une chanson... <rire> Faire une chanson sur William Sora juste avant de terminer dans une boîte. <rire> Il le savait Johnny, vous avez raison. Ah oh, ça serait un coup de maître. Attendez, William c'est le prénom. L'Amérique de William, c'est le prénom. Je peux vous donner le début de la chanson l'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes vu d'une Cody, vu <rire> Bill Cody. Ah non non non. Ça y est, j'ai retrouvé. Vu d'une fenêtre oh, de cuisine. C'est un cinéaste, c'est un cinéaste. C'est un photographe. Oui, mais lequel eh, William, bon, William Eggleston. Bon, pardon William Eggleston. William Eggleston, un photographe ouais. excellent réponse. De voilà. Philippe Manour, ouais, ouais. car y a de la vie en cro des dravinés, des mobile Sur les photos des Dustin, y a de la vie en cro des dravinés, des mobile home. C'est pas la meilleure hein, de l'album. Non, mais c'est c'est quand même une... D'abord, j'étais surpris qu'ils connaissent William Eaglestone. C'est pas la meilleure, <rire> c'est ça, je suis en train de me dire. Au moins, on sait pas de quoi il parle, on n'est pas déçu. déçus. <rire> ben, moi, je l'aime à titre posthume maintenant. Pardon ouais. Avant, j'aimais pas trop, et puis maintenant, j'aime bien. Tu sais pas, oh ouais, c'est toujours comme ça. Dans 4, en temps, tout, tu cas, en tout cas, Johnny Hallyday collectionnait les photos. Il aimait beaucoup la photographie, il en avait plein chez lui. Et William Eaglestone, c'est un photographe de Memphis, qui photographie l'Amérique profonde, les néons. Il fait les pochettes du groupe Big Star enfin et aussi de Primal Scream plus récemment, voilà, c'est un très grand photographe américain. Et si Stevie avait eu une liaison avec Johnny, vous voyez, il aurait photographié le mariage de Johnny et Stevie. Qu'est-ce qu'il que qu qu ferait pas pour avoir l'héritage ce petit con de Laurent Ruquier, reviennent dans un instant sur RTL. Cuir Center. Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels sur une large sélection de canapés. Par exemple, ce canapé 3 places 100% cuir à 1290 euros. un prix très très confortable. Cuir Center. Modèle Lagos, hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. Yeah. Je souhaite que mes salariés soient mieux accompagnés dans leur démarche. Ce qui est important, c'est de pouvoir contacter facilement ma mutuelle quand j'ai des questions. Moi, je pense qu'il est essentiel de prévenir les risques d'accidents du travail. Aesio est un nouveau groupe mutualiste, convaincu que son rôle, c'est d'abord d'écouter les entreprises et leurs salariés pour trouver ensemble les solutions qui leur permettront de vivre mieux. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux. Groupe 25 Place de la Madeleine Paris 8 e Orias numéro 160 069 68 aisio.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron T'es chez Lidl Ah oui. Et aujourd'hui demain, ils font la barquette d'un kilo de poire à 1,49€. Et la deuxième est à moins 50%. 1,49€ la barquette d'un kilo. Et la deuxième à moitié prix. Tu te payes ma poire Ah non, c'est le vrai prix. Ça fait 1,12€ la barquette si on en prend deux. C'est un pépin pour nous, ça Ah bah comment Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,49€ la barquette d'un kilo vend du seul. Catégorie 1, calibre 100%. 50-60, variété Conférence, origine Belgique. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 euros seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détail sur citroën.fr. Et voilà, vous nous avez élus meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois, et toujours avec le sourire. A Camélia, la plus matinale de nos clientes.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 Dès aujourd'hui, le bloc de 290 grammes de foie gras de canard du sud-ouest Labéry est à moins 30%, soit 12,53 Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, bloc de 290 grammes, soit 43,21 le kilo. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Nocibé. Chez Nosibé, c'est Black Friday pendant 10 jours. Chaque jour, 3 ventes flash, deux produits de grande marque à moins 40% et un produit Nocibé à moins 50. Profitez-en vite en magasin et sur nocib.fr Jusqu'au 25 novembre dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants et sur Nocibé.fr. Chez Vérissure, nous savons qu'un cambriolage sur 3 a lieu pendant les vacances. Volet Fermé. Aquarium poisson. Nettoyer. Passeport. Ok. Alarme. Enclenché. Une maison. Sécurisé. Enfant. Ah Les enfants. Pour protéger ce qui compte vraiment, rendez-vous sur verissure.fr. Votre alarme avec protection 24h sur 24. C'est sûr. C'est verisure Et aujourd'hui, Laurent Ruquier est entouré de Philippe Manœuvre, Roselyne Bachelot, Stevie, Jérémy Ferrari, Jean-Benguigui ben Guigui et Caroline Diamant pour ses grosses têtes. Une question pour Madame Bachelot cette fois et c'est Ludovic. Je vais gagner 300 euros. Oui, oui, oui, oui. Ludovic ouais. Trabuchet qui espère 300 euros si vous n'y répondez pas, chère Roseline, mais les autres peuvent jouer tout de même car tout le monde peut trouver ce qu'est Helen Porter Mitchell, célèbre soprano coloratour australienne, a laissé à la postérité. Ça, c'est son vrai nom, Hélène Porter-Mitchell. Mais elle avait un nom de scène. Et si vous connaissiez son nom de scène à cette cantatrice... Elle est australienne Elle est australienne. Oui, Melba, Melba, Melba. Melba. Melba. Et alors C'est là la pêche la Melba la pêche Melba. Là de là. Elle, Hélène. elle aurait dû laisser la poire belle Hélène. Mais non. Comment vous savez ça, Ben Guigui Parce que je sais que la pêche Melba est dédiée à une cantatrice australienne. Que ça, tout. Et, et on Nelly. peut savoir pourquoi. Elle s'appelle Nelly Guy Melba. Parce que ma mère s'appelait Nelly, c'est comme ça. Je crois que c'est Escoffier qui l'a fait, d'ailleurs, la recette. Exactement. À... Nelly... À Londres. Nelly Melba était une grande cantatrice, une diva à son époque. Et elle venait chanter à Covent Garden, <rire> à Londres. Ah. Quand le chef cuisinier du Savoy, Monsieur Auguste Escoffier, a créé pour elle voilà. la recette de la pêche pêche glace à la vanier coulis de framboise qu'on n'appelait pas encore pêche melba mais qu'on a fini par appeler pêche melba car c'est pour elle que sur un plateau on a servi un signe de glace oh, oui c'est ça un, un signe un signe filet, oui. et oui en hommage à l'opéra la pêche paraît-il atténuer d'éventuelles altérations du larynx la pêche est bonne pour la voix vous ah voyez bon et donc voilà pourquoi on a appelé la pêche melba melba du nom de cette cantatrice là quand même monsieur Benghigi vous ah ouais là il m'a coiffé au poteau là on apprend des trucs ici ah. quand même Ah ouais. Après c'est des réponses C'est pas facile à replacer En soirée quand même <rire> Oh si au ah, si, si. restaurant <rire> il y a une pêche melba au dessert Oui On fait le dîner Vous voyez par exemple Caroline vous faites la maîtresse de maison On est là à table On est entre amis Ici les fin têtes Vous me connaissez bien Je sers souvent de la pêche melba Quand je Alors vous arrivez Avec votre pêche melba C'est pour la première fois Pour votre émission sur France 2 Alors allez, y Vous arrivez Chers amis Voilà le dessert Exactement Je suis très fier aujourd'hui Je vous ai préparé une pêche Melba Je déteste la pêche Melba Moi aussi Alors là, ce qui d'avoir, on profite Ah mais pêche Melba, c'est quand même un dessert incroyable Ah oui, pourquoi Il a été fait, créé pour une cantatrice australienne Qui s'appelait Nelly Melba Et en son honneur, on a consacré cette glace Parce que savez-vous que la pêche A des pouvoirs pour relaxer le larynx Mais c'est insensé Mais c'est une vérité absolue Ouais, je me dis comment il a retenu tout ça, c'est juste parce que c'est une méthode pour reposer là. <rire> Oh, Les escrocs quand même. On est des escrocs. Vous voyez, euh, <rire> Le pire c'est que Ben Gigi, il est comme vous, il a une prière. <rire> moi, j'abandonne. C'est vraiment décourageant. Quoi. Là, j'ai vraiment. Ça fait longtemps que je réponds pas aux questions. Oui. Mais alors là, cantatrice australienne, Pêche Melba, bonne réponse. Vraiment, je suis sur une autre planète. Là, j'ai Non, mais Monsieur Ben Gigi a de la mémoire. Ouais, j'ai beaucoup de mémoire. Tout simplement. S'il avait une maman qui s'appelait Nelly. En plus, voilà. J'imagine que ça lui fait une. Et un père qui s'appelait Melba, tu <rire> On l'appelait comme ça dans son cabaret. <rire> c'est vrai Il y a une départ. autre question pour que Mme Bachelot oh, se bah. rattrape, hein, ouais. évidemment. Et, et c'est Joël Yoka qui habite Creil qui espère 300 euros. Si je vous dis tout simplement que Léonore se déguise en homme pour libérer son époux Florestan qui est en prison, euh, de quelle célèbre œuvre s'agit-il C'est de Beethoven, c'est Fidelio Fidelio de Beethoven, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Heureusement <rire> là. <rire> et, et quelle est la particularité de cet opéra, Fidelio c'est ah, le seul opéra de Beethoven. C'est le seul opéra de Beethoven. Bravo, Rosine. Une question culturelle, et celle-ci, elle s'adresse à tous, même Merci. à vous, Ferrari évidemment. <rire> oh une question oh pour Vincent Amorosetti, qui habite Vielmur sur agus et dans le Tarn. Bientôt, Daniel Auteuil va sûrement jouer avec Capi, Dolce et Zerbino. Mais de quoi s'agit-il C'est une réclame de pâtes Ah non, non, non. <rire> Oh, <rire> une belle vision de la carrière <rire> de Daniel <Dagnoteuil>. Teille. <rire> Capi Dolce et Bepino, non, Zerbino. Mais... Zerbino. Ce sont des chiens. Ce non. sont des chiens. Trois chiens, bravo. Hein. Capi, Dolce et Zerbino. C'est dans sa famille. Ouais. Alors, Sans famille Hector Malou. Oui, parce que et donc, le of dans le film Capi... va se faire avec Daniel rôle qui le rôle qui joue quel rôle qui joue le rôle le rôle de, de, de du patron des chiens de, de, de... non, non le rôle no, no, no, no, fait, comment... fait... Ah, ah, euh, no, ah, enfin, ah. ah, non, non, comment comment Le no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non, il no, no, pas no, no, il no, no, no, no, no, no, no, no, no, il no, no, no, il des conneries, c'est lui Ah oh non, non, non, pas, non, pas non, du non, tout, tout. En fait, C'est un comment. gars qui est dans un cirque, il a c des chiens a, euh, c est c est un, des chiens c de c est c est cirque C'est un cirque <rire> forain, il a un ours, il a des chiens Donc c'est le grand Zampano comment il Putain de dieu, non c'est Retrouve <rire> le nom parce que sinon on donne les 300 euros Monsieur Benguigui, vous avez donné 98% de la bonne réponse. Donc je prends 298 euros laisse le monsieur. <rire> je, dois, vous, laisse deux euros. je dois vous l'accorder, puisque vous avez trouvé que Capi, Dolce et Zerbino, ce sont les trois chiens du, sal, du saltimbanque dans l'œuvre d'Hector Malo. Rémi, sans famille. Rémi ah, a 8 ans quand quand euh, ce saltimbanque ah, achète, évidemment, euh, Rémi, parce qu'il l'achète. Il oui, l'achète qui... à la, famille, à la oui. famille Barberin, vous voyez, déjà. Ah Barberin <rire> <rire> oh non et c'est vrai, c'est au barberin qu'il ach... qui achète, qui achète Rémi. Le singe s'appelle Joli Cœur. Oui, oui. ah. Les chiens s'appellent Capi Dolce Zerbino. Le petit orphelin s'appelle Rémi, ça qui sera, sera un... joué par Jean Luc Lahaye dans le film. Oh. <rire> s'appelle Rémi. Et ça commence par quelle lettre Un V. Vitalis. Vitalis. Voilà, excellente réponse de Jean Benoît. Oh. Eh ben, Alors là la, la ah route. Alors la Vitalis et Pêche Melba là. Ah il est fort. Tu tranquille ah oui. pour la journée là, je veux dormir. Alors là attendez parce que on va refaire la conversation. Oh. Vous êtes d'accord Caroline Ah oui, alors vous, enfin, ah, je sers quoi maintenant alors Vous êtes la maîtresse de maison. et ah. puis... Je lui serre la queue mais pas trop fort. <rire> C'est après le dessert, on est en train de boire une petite poire là vous voyez, et puis vous dites oh tiens je vais sûrement aller voir le prochain film avec Daniel Auteuil. Savez-vous qu'il va jouer Vitalis et Stevie va embrayer, va vous Allez, le film, allons-y. Je suis ravi, je vais aller voir le, le prochain film de Daniel Auteuil. J'adore, oh. il reprend le rôle de Vitalis. Dis-donc, t'es servante, va dans la cuisine, ramène-nous la pêche. <rire> Vitalis Daniel Hotel, Je ne l'aurais jamais imaginé dans ce rôle. Je n'aurais jamais imaginé euh, Daniel Hotel dans Vitalis. Vous l'avez lu, évidemment. Bah, moi, je l'ai lu. Rémi sans famille, c'est toute ma jeunesse. Et puis, il y avait des dessins animés à l'époque. Et oui. Et, et ce pauvre Rémi qui a été acheté, mais, mais comme, acheté comme un objet, par ce Vitalis qui lui a fait vivre un enfer. Non, et, justement. Oh. Bah merde. <rire> <rire> et comment s'appelaient les chiens mais, comme... mais comment s'appelaient les chiens Il y avait Dolce Il y a, a la avait... la tenu. <rire> Il y avait Capri. Il a vraiment la mémoire. <rire> c'est C'est la mémoire <rire> sélective incroyable. <rire> Vuitton et Gucci. Allez là. Dans le tiroir de Gucci, puis on Et, et rappelez-moi parce que j'ai un trou de mémoire, Monsieur Boulet. le nom de l'auteur de Rémi sans famille. Exact. À Monsieur Saint-Malo. <rire> Il est bien. hein c'est quoi c'est mêmes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 26 janvier 2019 à la Poste Mobile. Pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60Go à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise s'appliquer à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres Box et mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre Box. Voir conditions sur la Poste .fr. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Je suis forêt, tu es savane. Je suis robe vichy, tu es boubou. Je suis peuplier, tu es baobab. Je suis patate, tu es manioc. Air France. France. La France is in the air. Découvrez Abidjan au départ de Paris à partir de 459 euros jusqu'au 21 novembre 2018. Tarifs TTC aller-retour, frais de service Airfrance.fr inclus pour des départs du 21 janvier au 24 février 2019. Géant. Pendant le mois Géant de chez Géant, les promos font le bonheur de toute la maison. Jusqu'au dimanche 18 novembre de 11h à 13h et à partir de 17h dans votre Géant, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur l'ensemble des rayons linge de maison et petit électroménager. Oui, jusqu'à moins 50% sur tout le linge de maison et le petit électroménager pour des prix tout doux dans toute la maison. Les prix bas, c'est... Remise effectuée en bon d'achat à valoir sur tout le magasin. Voir conditions et liste des magasins participants sur Géantcasino.fr géant. Parce que chez Castorama, on sait qu'on ne peut pas attendre la Saint-Glinglin pour tout ranger dans sa salle de bain. On a décidé qu'à partir de maintenant, les salles de bain de qualité à prix bas, c'est tous les jours chez Castorama. Comme l'ensemble meuble et plan vaste qui mandra d'une largeur de 60 cm avec ses grands tiroirs et ses quatre coloris au choix, garantie 10 ans au prix bas de 179 euros, tout mouillé. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Prix valables jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions en magasin ou sur castorama.fr. Et voici que revient la petite famille des grosses têtes sur RDL. Une question pour Charline Bournel-Bosson qui habite Mèche dans le Doubs. Ce Portugais Vespucci a laissé son prénom à la postérité. Amerigo. Et, et donc, Amerigo, Vespucci, Amérique. Ils sont forts, c'est le couple <rire> Bachelot-Bendigui, expliqué. Bah, il a découvert l'Amérique. Même... Je crois qu'il est arrivé à Manhattan. Ah, hein. Oui. Et donc, ah, là, euh, on, savait tous, hein, on savait tous, <rire> c'est juste qu'ils ont commencé à répondre alors que la question n'était pas posée. <rire> moment, non, mais là, franchement, grand... on le savait, on non, tous, au si tous, euh, le On savait quoi, Stevie euh, Que Vitalis... Non, c'est <rire> Le chien, c'est Zerbino. Oh, moi, en vous tout vous... cas, mon dîner est terminé. Tout le monde est rentré. J'en je... ai pas. Vespucci. Amerigo Vespucci. Il n'a pas découvert l'Amérique comme Christophe Colomb, mais il est arrivé juste après. Et il se trouve qu'effectivement, c'est son prénom à lui qu'on a gardé pour appeler l'Amérique Amérique, qui vient de son prénom à lui. Amerigo Vespucci. On aurait pu appeler ça la Colombie, effectivement. Vous voyez. Mais non, c'est pas Christophe Colomb qui a laissé son nom à l'Amérique Oh. C'est effectivement Amerigo Vespucci Ça c'est bien à replacer, quand Ça c'est très très bien, mais heureusement qu'il s'appelait pas Oust Comment ça Oust bah, Oust ou un prénom ridicule On est obligé de l'inviter à tous nos dîners <rire> C'est comme si l'amoureux de Mais Monsieur... je ne comprends pas, il y a pas de prénom Oust, ça n'existe pas Non euh, mais j'ai pris le premier truc qui. Bah, maintenant ouais. on peut donner n'importe quel nom à son enfant Styli, Mais, mais Donc aussi. toi ça veut dire qu'on t'appelait Oust quand t'étais petit <rire> Oui, souvent euh, Oust Dégage, j'étais tout le temps dans les sous de ma mère. non. Et donc il y, y en a qui voulaient rentrer. Tu <rire> tout s'explique bien sûr. Et tu dormi avec ta mère jusqu'à quel âge Oh non. Elle l'attend encore. Oh. oh. C'est vrai, vous dormez encore avec votre maman Je suis. Oh non, non, non. jamais. Ah, non. Non, ça pas non. non pas tout le temps. Ah, elle est morte non. depuis 4 ans. <rire> non, non. Oh, ma pauvre, mais... horrible. Une question pour Philippe Bonnier <rire> qui habite Télus dans le Pas-de-Calais. Qui a eu parmi ses célèbres compagnes Sheila, Kim Basinger, Madonna et Latoya Jackson Oh bah dis donc, sacré mélange euh, ah, Richard Rick et Mou euh, Mickey, Mickey Rourke Mickey Rourke, non C'est un français un euh, Baldwin Alec Baldwin Oui Non C'est un Français Un Français, non Américain Chella Notre Chella Non, pas notre Chella ah Je sais qui c'est Vous avez tendu un piège énorme euh, Laurent, il est taquin, le lutin des ondes, il a lancé <rire> un piège, il a creusé un piège là. Le lutin des ondes C'est Nick Jagger <rire> Nick Jagger. <rire> non, Nick Non, c'est pas Mick Jagger Allez-y C'est Prince Prince Excellente réponse de Philippe Manobre, c'est Prince Eh oui, Shella oui, vous avez failli me arsenner, là, Laurent. Vous avez failli me faire tomber de mon fauteuil. Je me disais Shella, elle aurait collaboré avec lui. quoi alors non, il s'agit d'une autre Shella. Mais oui, c'est Shella euh, qui passait en première partie. De ses spectacles, hein, voilà. Est ça, passait en première partie. Et qui a fait de la batterie même. Une, elle a fait une tournée où elle était à la batterie avec lui. Hein. Alors je crois que c'est Shella I. Shella I. Ah oui, Shella I. La Toya Jackson, c'est sa première petite amie. Ils s'était rencontrés lors d'une soirée spéciale de patinage artistique, donc je ne savais pas qu'il avait quand même fricoté avec la sœur de Michael Jackson, ouais, Prince. Ouais, c'est très marrant ça. pour deux concurrents, parce qu'on peut dire qu'ils ont été concurrents, Michael ouais, Jackson ouais. Et, et, et, et Prince. Kim Bassinger j'ignorais aussi qu'il avait eu à son palmarès, Tim Bassinger. Madonna, alors Madonna aussi, hein, il a eu Madonna. Il aurait eu, mais ça on n'est pas sûr, mais je vous jure que c'est vrai, Ophélie Winter. Mais là, oui, pareil. Elle le raconte sur tous les plateaux bah, télé, télé ah, il oui. n'y a aucun problème. Ah, oui, oui, euh... te enfin, qui n'a pas eu Ophélie Winter Il a eu Suzanne Mounsi aussi, voyez. Ah, et Marie-Claire Benamou aussi. <rire> je crois qu'il a eu Nelly Ben gigi mais personne n'en parle. Alors, la liste des conquêtes féminines de Prince, ah, oui. c'est assez impressionnant. C'est un immense trombeur, est, est euh, je peux vous en rajouter deux ou trois. Ah oui Non, je vais pas les dire. Moi j'ai tous les noms. Il faudrait couper. Pourquoi vous êtes surprise Caroline bah, C'est un, un, un musicien de génie. Mais il était quand même très petit. Et alors Oui, mais très oh, gentil. Oh, et puis, t'as oh, vu comme t'es grosse, toi ouais. Petit et tellement mais enfin, femme. Mais alors, moi, mais je regarde suis pas décrit. décrit les deux dans je ne suis pas, pas décrit. Mais il est tombé. Ah, t es, t es de... Non, mais c'est quoi, ça Tu veux que je te dise toutes mes fiancées ah, avec mon mètre 20 oui, mais non, mais... Il n'est pas une crevette. Il est a depuis vos filets. Mais tu n'es pas une crevette. Tu Qu'est-ce tu qu'on sait T'as jamais goûté. Mais non, mais je... <rire> oh là là bah... Il a lui. eu Carmen Electra oui. aussi ouais. Tatiana Tsumsen Je ne sais pas qui c'est Une danseuse Kat Glover oui. Une sœur jumelle Susanna Melvain il y a un oui. mec à plein temps qui compte Wendy euh, euh, Un amour de oh jeunesse Wendy. Suzanne oui, Mounsi Susanna, oui. Apolania Catero je vous l'ai dit Apolone. Nona Gay Avec qui il a enregistré une chanson Ils pu l'aimer pour avoir l'anphabétique Maïté Garcia Pas Maïté Maïté <rire> sa danseuse ah. C'était sa danseuse Maïté Et ils ont fait un enfant Qui est malheureusement mort à la naissance Exactement Bravo, ça enfin quand difficile. je dis bravo. C'est là, la télé, je chauffeur de salle, je peux dire. L'enfant est mort à moins d'une semaine ouais. après avoir été opéré à ouais. deux reprises et Prince ne parla jamais de la mort de son enfant. Non, mais il en a fait un double album euh, qu'il fallait écouter quand même. Et hein, ensuite, il peu... a épousé Manuela Testolini euh, et puis il a divorcé. Et puis après, il a eu une relation avec trois chanteuses. Oh, en même temps, euh, en même temps. Euh, Tamar, Bria Valente et on dit allô, voyez ouais. Et mmh. puis... Euh, C'est hallucinant. Et puis les est mort <rire> <rire> Et il y avait Poum. du monde à l'entraiment. <rire> Le mec <rire> qui est tout de sa race, C'est un beau palmarès, quand ah même. Ouais. Euh, Mais qui, qui communique les listes Ah ben c'est dans Wikipédia, vous avez tout à maintenant Ah oui oui, bah, oui moi oui, je, je t ai t ai Ah Mais attendez, n'importe qui peut écrire sur Wikipédia aussi bien je peux me rajouter au milieu de la. Ah oui, mais oui mais... Caroline <rire> Diamant. Ah oui, entre Lady Jackson et Madonna. Caroline <rire> Diamant. Non mais, quand quand quand y a liste, liste, non. Quand il y a des listes, Ah non mais si vous avez baisé avec Prince, faut qu'on vérifie, il est peut-être encore à l'intérieur. <rire> oh. Elle nous l'a jamais rendu. Il compose des musiques. C'est ça qui dépasse, Qu'est-ce que vous avez dit C'est ça qui dépasse. <rire> oh, oh, oh, oh. Oh. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier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 C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Dès maintenant, profitez d'une sélection de produits Sephora Collection à partir de moins 50%. Des produits irrésistibles à prix mini à offrir à ceux que vous aimez. à commencer par vous. Et pour vos fêtes de fin d'année, Sephora vous offre moins 30% sur les parfums et coffrets parfums. Vous avez bien entendu, moins 30%. Mais ce n'est que jusqu'au 26 novembre. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr et... Sephora, au cœur de la beauté.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 expédié par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. Panne d'électricité, fluide d'eau ou de gaz Ne laissez pas un problème technique nuire à votre activité professionnelle. Avec les offres d'assistance dépannage d'EDF Entreprises, Électricité, Plambry et Gaz, des spécialistes vous répondent 24h sur 24 pour un diagnostic téléphonique et une intervention si nécessaire en moins de 3 heures. Pour plus d'informations, contactez-nous au 3022. Appel gratuit, Voir caractéristiques et conditions des offres sur EDF.fr slash entreprise. Les services d'assistance sont garantis par Europe Assistance. EDF est mandataire d'assurance immatriculé au registre des intermédiaire en assurance. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Cuir Center. Vous préférez un canapé irrésistible, un canapé à prix irrésistible ou les deux Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels. Par exemple, ce canapé 3 places en cuir à 1290 euros. 1290 euros Irrésistible. Cuir Center. Modèle Lagos, prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. Ne bougez pas, vos grosses têtes reviennent dans moins d'une minute.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 Engagement un an, offre soumise à condition hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur au Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dîner d'Eva qui change, avec le pavé de rumsteak à 9,95€ le kilo. 9,95€ le kilo, Eva. Le rumsteak, c'est sans doute l'une des meilleures pièces de bœuf. Bon, à égalité avec le rumsteak, bien sûr. Tu peux pas te tromper Jusqu'à ce soir, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent le pavé de rumsteak à 9,95€ le kilo. Et votre dîner change au champ. Offre valable aujourd'hui seulement, viande bovine, rumsteak 3 étoiles en pavé à griller, en parquet de famille à l'origine France. Les grosses têtes reprennent sur RTL et juste avant, notez que samedi à 13h30, Whitney Houston vous sera raconté par Jean-Alphonse Rissard, char dans Confidentiel, et que le chanteur viennet passera le week-end avec vous et avec Jade-Éric Dussard dans On Refait la télé, samedi à 11h30, dimanche à 13h30. Une question plus contemporaine pour que nos camarades plus jeunes puissent répondre, ah, Jérémy merci. Ferrari, ah, Caroline Diamant, Stevie Boulet. Sachez qu'un député de La République En Marche, Monsieur Frédéric mmh. Descrosailles, qui habite... Qui habite je ne sais pas s'il y habite, mais en tout cas, il est député du Val-de-Marne, ça veut pas forcément dire qu'il y habite, d'ailleurs. Oui, on sait ce que c'est en simple. politique, n'est-ce pas, Roseline oui. Mais en tout cas, au moins, il s'occupe du quotidien des Français, ce député La République En Marche du Val-de-Marne, puisqu'il a concocté un projet où il demande que soit amélioré Que soit amélioré, quoi bah, Il y a va, beaucoup euh, de choses, à me dire, améliorer. Euh, ouais. C'est du social oh, Du social, oui, on peut euh, considérer que c'est... C'est de la nourriture Oui, c'est de la nourriture. Euh, ça, Là, les cantines, que... Dans les, les cantines, cantines ouais. Pas dans les cantines. Dans les prisons Dans les EHPAD. Dans, dans les... les EHPAD, non. Dans, dans les, les hôpitaux La nourriture dans les hôpitaux. Bonne réponse de Stevie vous vous voyez C'est vrai que c'est pas bon, vraiment. Mais pourquoi c'est toujours très mauvais Et eh oui, il a pour ambition d'améliorer la restauration servie aux patients vidéos, dans ouais. les hôpitaux. Vous qui avez été ministre de la Santé, vous avez dû quand même, j'imagine, être obligé de temps en temps de partager un plateau avec un ou deux malades. Est... <rire> bon. Oui, ça m'est arrivé. Et puis même sur un plan familial, hélas. Euh, oui, c'est vrai que c'est pas très bon. C'est vrai pas que c'est de... très mauvais, toujours, quelle que soit la qualité de l'hôpital, quelle que soit la réputation. Comment je... ça se fait, alors Je sais pas. Et alors, à Mais... l'hôpital américain, est-ce qu'il y a des hamburgers bacon cheese Non, à l'hôpital américain, tu peux commander à l'extérieur. Mais comment tu connais le menu de tous les hôpitaux de Paris. parce que j'ai de la mémoire. <rire> le autre alors... truc qui était bon que j'ai mangé, moi, c'était le yaourt. Ah euh, ouais, franchement, as est... Est ce que vous à l'hôpital quand je me suis mis un clou dans le genou Ah oui <rire> en plotant, en plotant cadre, comptant, On a oublié En plantant un cadre... On a fêté la diverse... C'était dans... pour Noël, il faisait le petit Jésus. <rire> mais non, c'était le, le 1er janvier 2015. Ah bon ah ah là, vous Oui, je il avait publié une photo. Mais à oui, ah et... oui tu étais complètement nu avec un bout de drap qui lui cachait le tu voulais refaire ah la scène du pas bien en fait. En fait. mais pourquoi vous êtes planté un clou dans je parce qu'on rentrait de soirée il était 4h30 du matin il faisait froid je vais mettre une doudoune enfin un, un pyjama un peu chaud et là je décide d'allumer un feu dans ma cheminée et je prends un bout de bois j'ai pas vu qu'il y avait un clou qui dépassait et j'ai voulu Casser ça au genou, donc j'ai fait comme ça, j'avais le genou plié en plus, un, un pied à terre et l'autre plié pour bien le casser, et là je me suis mis 12 cm dans le genou. C'est dommage. <rire> <dit> <rire> <rire> comme c'est plus douloureux c'est vraiment grave. Ouais. Et là t'as eu mal. T'es <rire> autre côté fakirs ça. Ah, euh. ça oui. Alors... Vas pas faire un nouvel enjeu toi. Oui. J'ai souffert vous imaginez pas. Ils vous enlever les clous à l'hôpital. Euh... Non en fait je me suis je l'ai enlevé d'un coup sec comme ça j'ai senti que ça, <rire> ça après l'avoir enlevé donc j'ai repris la planche qui était sur mon genou j'en avais quand même un coup dans les carreaux. Je pas connais <rire> pas. Le premier... Donc, oui, j'ai essayé d'aller me coucher. L'autre 2 centimètres, oui. <rire> j'ai essayé d'aller me coucher et le lendemain, je me réveille j'arrivais plus à marcher sauf que je vois dans mon, mon sol dans un état épouvantable donc je décide de nettoyer mon sol avant d'aller oui, consulter toujours. et j'ai nettoyé mon sol en me traînant comme ça par terre et puis là il y a un pote le qui arrive le chemin de la croix <rire> attends c'est tu mais raison, mon sol la, la lingette mais allongé par terre c'est incroyable possible. et là j'ai mon pote Manu qui arrive il me dit non mais t'es sérieux c'est qui ça on ne connaît pas lui Manu ah bah Manu Péchin c'est c'est l'infirmier non c'est mon pote Dumont ah Manu oui Manu et puis Manu arrive il me dit As fait tout. Il me dit tu vas tout de suite à l'hôpital Donc je pensais en avoir pour 20 minutes Et je suis resté quand même 4 jours je crois Et, et la nourriture est infecte Heureusement qu'on a un peu de salé de poivre Parce que c'est tout ce qui donne de la saveur au plat Ah bah surtout dans le yaourt <rire> C'était vos débuts sur les planches en quelque sorte, hein, si vous oh là là, mais... Il fallait que en prenne 12 cm pour débuter J'ai oh. tellement mal, mais tellement mal oh, bon, ouais, C'est ouais, ouais. eh, samedi, hein bon, J'ai quand même le temps d'une question encore avant 17h et ce sera pour Jacques Roybin qui habite Paris 10 e Il s'agit de retrouver le nom d'une célèbre poétesse, écrivain mais aussi collectionneuse d'art Elle est d'ailleurs morte à l'hôpital américain vous qui en parliez, ah, oui. monsieur ah ouais. euh, Anna de Noailles Non, Anna de Noailles, non, elle est morte en 1946 à l'hôpital américain Anaïs Nin Anaïs Nin de Neuilly-sur-Seine Mais vous avez la liste de tous les gens morts à l'hôpital américain là Oui, oui, oui, oui mais est Elle est poétesse elle est Poétesse Française Collectionneuse Française Elle fut même peinte par Picasso oh. Et oh. Dora, dire, Mar. Euh, Dora Mar Dora Non Marceline Desbordes-Valmore euh, non. non plus française ou pas Et il faut dire aussi qu'elle avait eu une attitude un peu équivoque pendant la guerre en traduisant les discours de Pétain mais elle était pourtant juive et homosexuelle. Ah, elle était américaine d'origine, ah. bien que vivant à Paris. Nancy Cunard Non. Elle a évidemment aidé... Donc par... elle a non à consonance américaine. Elle a contribué que... à la diffusion du cubisme, oui, oui. des œuvres de Picasso, de Matisse. Euh... Oui, elle aimait beaucoup arriver à Paris. Elle aimait beaucoup Paris. Bah oui, puisqu'elle y vivait. Elle, a, elle allait à la librairie rue de l'Odéon. Mais non et Gertrude Stein Excellente réponse oh. de Caroline Diamant. Oh. Alors là, vous tiendrez son nom, Stevie Oh là ah. <rire> Gertrude ouais. Stein. Stein. Je crois qu'on dit pas Gertrude. On dit Gertrude Stein. On dit Gertrude, Gertrude Stein. Gertrude. Gertrude. Dit Gertrude, oui. Gertrude Stein. Et maintenant, Caroline Diamant, puisqu'elle connaît, va donc vous lire, c'était d'ailleurs le but du dîner qui réunissait les grosses têtes ce soir, <rire> après la pêche Melba, la poésie de Gertrude Stein... Dites par Caroline Diamant. Einstein et Wurst. Mais c'est pas allemand c'est <rire> Ah oui, c'est en anglais. Elle était américaine. <rire> en fait, c'était au hasard. Ça sonne un peu allemand. Alors Oui, je... oui c'est vrai, elle était américaine. Mais je connais pas les poèmes de Gershutstein. Il faut pas pousser et non alors, plus. comment vous la connaissiez Parce que eh, c'est un nom qui m'avait marqué. C'était une femme dont beaucoup de, de grands écrivains, peintres, etc. Parlaient dans, quand on lit leur biographie, etc. Égérie, et je crois une... même c'est une égérie. Voilà. Et je crois même qu'elle est dans un film de Woody Allen Dans le film Midnight in Paris où, euh, Qui se passe dans les années 30 Où on parle justement des salons qu'elle oh non, non, C'est voilà. incroyable voilà. Elle, Elle va est... au cinéma en plus Caro. <rire> <rire> Elle a des bons de la mairie <rire> dans un instant, Retour des grosses têtes sur RTL C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%, alors n'attendez plus C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. A très vite chez Sephora Voir conditions en magasin et sur sephora.fr et... Sephora, au cœur de la beauté oh dans ce temps chez Renault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 agit du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux Holiday on Ice au Palais des Sports de Paris du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France plus d'infos sur holidayonice.com avec le Moi, Carrefour Market, c'est le best-of des promos J'ai des avocats parfaitement mûrs, mais je ne sais pas comment les préparer Une salade avocat crevette, Michel mmh, Ça me donne bien, très bonne idée En plus, pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos Nos poissonniers vous proposent jusqu'à demain les 100 grammes de crevettes roses cuites à seulement 79 centimes mmh, Ça va être un véritable succès Carrefour Market Et aujourd'hui, vendredi, c'est moins 10% sur toute la poissonnerie, crédité sur votre carte de fidélité Soit 7,90 le kilo, calibre de 40 à 60 pièces au kilo, origine selon approvisionnement en magasin Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. RTL, il est 17h. Les infos avec vous, Bénédicte Tassard. L'affaire Grégory, la garde à vue de Muriel Boll en 1984 pourrait être effacée des registres. C'est au cours de cette garde à vue cruciale que la belle sœur de Bernard Laroche avait accusé ce dernier d'avoir kidnappé le petit garçon. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel estime que les droits de la jeune fille à l'époque n'ont pas été respectés. Bonsoir, Stéphane Carpentier. Bonsoir. Vous reviendrez dans RTL Soir sur cet énième rebondissement. Évidemment, 34 ans de rebondissement et cette nouvelle étape, cette décision des sages que nous vous expliquerons tout à l'heure dans RTL Soir, les faits, les conséquences de cette prise de position du Conseil constitutionnel connaîtra-t-on un jour la vérité sur ce drame Les parents du petit Grégory prennent acte de cette décision avec tristesse Muriel Boll, elle, se dit soulagée parle aujourd'hui d'un miracle l'avocat de ce personnage central du dossier sera tout à l'heure notre invité à 18h20, lui aussi souhaite la vérité, en tous les cas il l'espère Jean-Paul Tessonier pour nous les conséquences de cette décision du jour. Merci Stéphane et à tout à l'heure, 18h. Vous parlerez aussi bien sûr des gilets jaunes, c'est la veillée d'armes pour tous ceux qui veulent participer demain à cette opération de contestation de la hausse des prix des carburants. 1500 actions répertoriées par les autorités mais seule une centaine a été déclarée en préfecture. Les sociétés d'autoroute déconseillent les déplacements demain. Certains supermarchés vont fermer leurs portes car leur parking est utilisé comme point de rassemblement. À Paris, un cortège est prévu sur le périphérique avant de se diriger vers l'Elysée à Marseille et dans les Bouches du Rhône quatre manifestations ont été déclarées dans le Rhône une seule à Givors, 6 en Gironde dont une marche en centre-ville 21 dans le Nord et 12 dans le Pas-de-Calais Donald Trump attendu demain en Californie l'incendie de Fire n'est pas encore éteint loin de là et il a déjà provoqué la mort de 63 personnes plus de 600 autres sont portés disparues et des dizaines de milliers ont été déplacés la ville de Paris « Paradise », 27 000 habitants, a été totalement ravagé. Toujours aux états unis mais à la Maison-Blanche, un juge ordonne de restaurer l'accès à un journaliste de CNN. Le journaliste vedette Jim Acosta avait perdu son badge suite à un échange houleux avec le président des états unis Le temps pour demain, avec davantage de soleil sur le nord du pays. Une fois les brouillards et les nuages bas dissipés, du soleil aussi sur le quart sud-ouest avant les mi-journées. Dans le sud-est, en revanche, ça va être perturbé avec des nuages Du pourtour méditerranéen jusqu'à la région Rhône-Alpes, et au massif central, nuages qui apporteront quelques averses, de la pluie plus marquée demain après-midi sur le Roussillon et sur le Languedoc il neigera aussi sur les Alpes, l'est du massif central et sur le relief des Pyrénées-Orientales les températures avec de faibles gelées matinales dans le nord-est et ailleurs les températures minimales 1 à 4 degrés au nord de la Seine 5 à 9 degrés de la Bretagne au sud-ouest et l'après-midi de 7 à 14 degrés du nord-est au nord-ouest 11 à 18 degrés dans le sud. 17h3 minutes, bonne fin de journée à tous sur RTL. On retrouve Les grosses têtes avec Laurent Ruquier. RTL. Vous êtes bien sur la première radio de France. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, Les grosses têtes toujours avec Roseline Bachelot, Caroline Diamant, Stevie Boulay, Jérémy Ferrari, Philippe Panovre et Jean-Bendic. Une question pour Guillaume de Vincenzi, qui habite à Z sur puisque vous êtes fort en poésie. Voilà un recueil, un recueil, non pas de poèmes, remarquez, plutôt de nouvelles, des chroniques même, qui s'appelait Jouer du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu ». Mais de qui est ce recueil On peut dire de poèmes plus que de nouvelles. Au fond, c'est chez Grasset que ce recueil de poèmes avait été publié dans les années 70. Vous voulez que je vous redonne le titre Oui. oui. Très joli titre. Hein. Jouer du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu. Ça Élise et Moon Élise Moon oh, <rire> ah, C'est les oreilles qui saignent avec Élise Moon. Alors, c'est quelqu'un qui ne faisait que des poésies ou aussi des romans ah, Vous avez écouté l'album, vous aussi oh. enfin. Personne jusqu'au bout, hein. même lui. <rire> euh, vous disiez Roselyne. Il a écrit aussi des romans ou que des poésies Ah, il a écrit aussi des romans. Ah. Est-ce que euh, Mais ça, tout le monde le connaît on a Ça n'a publié... pas été publié à titre post oh, Vous, je ne sais pas si vous le connaissez, Stevie. Samuel Beckett Samuel Beckett, non. C'est un Français. Ah, ce n'est pas un Français, non. Pas... Mais ah, c'est le titre en français traduit ou c'est ah, ah oui, je peux vous donner le titre. Il pas écrit en oui, français directement. Donnez-nous le titre en, en original, anglais, bien sûr. Qu'on rigole déjà. <rire> dans un premier temps, Play the piano drunk like a prickerson instrument until the fingers begin to bleed a bit. Est-ce qu'il était acteur aussi? Non. Henri Miller Henri Müller. William non. Faulkner? William Faulkner. Non. Il était américain ou anglais? Alors, il était non pas américain, mais il est devenu américain, mais il n'est pas américain au départ. En tout cas, il est mort aux États-Unis. Il vient d'Europe centrale? Oui, on peut dire qu'il vient d'Europe, centrale. Charlie Chaplin? Charles Chaplin. Non. Lubitsch? Ernst Lubitsch. Non. Et à l'origine, euh, Europe de l'Est. Donc, est-ce qu'il a un nom en consonance slave? Europe de l'Est, ça dépend ce que vous appelez de l'Est. Ouais, Pologne, Russie. Peter euh... Ustinov. Peter Ustinov. Non. Non, il, euh, il était de... originaire d'Allemagne. Oui, il était originaire d'Allemagne. Jouait du Il s'est pas suicidé. Jouait du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent. Ah, un peu. Non, pas, il oh, non, il s'est ah, pas suicidé. C'est pas Beethoven Vous m'entendez pas Non, non, non, en 60 en 70. Tu parles du chien Beethoven, toi sûrement. <rire> <rire> Erzinger Junger Non, non, non. Oh, je suis même étonné des mauvaises réponses moi. Il n'est pas devenu américain, Ernst Junger. Qu'est-ce que vous voulez dire, Ferrari je, En fait, tous les noms, là, par exemple, que j'entends depuis le début, je n'en connais aucun. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui perdent, et je les trouve brillants. <rire> ça, c'est Quelqu'un qui est mort en 60 Est-ce qu'il a eu le prix Nobel Vous êtes même épaté par les mauvaises réponses. C'est ça Eh ah, oui dit des noms au hasard, oui, un Allemand devenu Américain. Hitler mais enfin... <rire> Einstein. Mais non, mais qui, qui quand même a fait des poèmes et des romans. et Maria Remarque. Non, et son premier euh, premier recueil de poèmes s'appelait effectivement Plays the Piano drunk like a Percussion Instrument. Une oeuvre de jeunesse. Mais c'est bien cela dit parce que vous parlez anglais avec l'accent allemand. Or il était allemand, et il est devenu Américain. jouer du piano, oui comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu. C'est un surréaliste. Il est parti aux états unis pendant la guerre pour échapper au nazisme. Ah, C'est ses parents hein, qui ont décidé d'émigrer ah, aux états unis Donc, Dans les années plutôt 30. Euh, il a vécu seulement 3 ans en Allemagne, vous voyez. Ah d'accord. Étaient... Son enfance. Avec un papa tyrannique, il faut dire. Ah, on se rapproche d'Hitler quand même. Hein. <rire> Avec un papa Attends, tyrannique. Ouais, un papa qui était vétéran américain de la Première Guerre mondiale. Lui, il a été battu jusqu'à sa 16e année. Il est mort en quelle année C'était le fils 1960. Ah, non, il est mort en 94. Bah oui, c'est ah ça. Bon ah, il est Charlie il a... Oleg. Non, ah, non. Bah, non, bah, pas... non. Ah mince, comment ça s'appelle Non, t'es pas loin là, t'es pas loin. Chomère Mogam. Ah, C'est vrai que Charlie Oleg, il jouait jusqu'à ce que ses doigts saignent un peu. Hein. Ah bah, oui, c'est vrai, il jouait du piano. C'est la, la réponse à toute intelligente qui est faite depuis qu'il euh... Je dois dire qu'il y a une des grosses têtes ici présentes qui me fait beaucoup de peine à ne pas répondre à cette question. Quoi C'est pour moi c'est -ce pas pour Philippe Maneuvre. Carrément pour Philippe Maneuvre C'est pour monsieur Maneuvre. Ah, attendez, alors reprenons tout. Il S0, porte un prénom est-ce qu'il porte un prénom alors, allemand J'ai l'impression que Manœuvre il a un peu abusé de je ne sais quoi hier soir. Coëte, il est en train de cuver un truc, pas pas du tout. Moi qui pensais qu'il ne buvait plus. Est-ce que vous voulez carrément dire qu'il a été chanteur cet homme aussi Ah non non, il a pas été chanteur. Non, mais est-ce que ses poèmes ont été adaptés en chanson Ah non non plus, non. Est-ce que il a un prénom allemand Ah ben c'est Bukowski. Charles ah, Bukowski, bonne réponse oui, oui, de Philippe oh, Manœuvre. Mais oui, voilà, là, là. Et il était le spécialiste des titres de romans Enfin ses, ses poèmes C'était des titres incroyables L'amour est un chien de l'enfer Mémoire d'un vieux dégueulasse Enfin, Il a toujours des titres extraits Érection, éjaculation et autres histoires ordinaires Enfin, Il a vraiment toujours le titre qui donne envie d'ouvrir le livre Attendez parce que Stevie n'a pas eu le temps de noter <rire> C'est quand même une bonne réponse oui. de et ouais, Alors... Laurent Ruquier et les Grosses Têtes C'est jusqu'à 18h sur RTL Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Je suis un poème d'Hugo, Tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin. Tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau. Tu es un hot-dog. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez New York au départ de Paris à partir de 329 euros jusqu'au 21 novembre 2018. Tarifs TTC, aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en non inclus pour des départs du 14 janvier au 7 avril 2019. Alors, on fait un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels oh, Moi, je préfère quand a <rire> L'air du second, je dois filer. Aujourd'hui, la barquette d'un kilo cinq d'escalope de dinde d'origine France est à 8,69 euros chez Netto. Alors ça, ça décoiffe Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5 kg environ, soit 5,79 euros le kilo, modalité sur netto.fr. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de partir à l'aventure avec le SUV Peugeot 2008, et si vous êtes impatient de sortir des sentiers battus avec son Grip Control, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre SUV Peugeot 2008. LLD, 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre, sous réserve d'acceptation, crédit par, détail sur Peugeot.fr. 17h10, les courses à Saint-Cloud sont terminées. Bonsoir Dominique Cordier. Bonsoir, c'est effectivement terminé sur les forums de Saint-Cloud avec les rapports de la 9e. Le 15 était non partant, je vous le rappelle. La victoire pour le 8 sera le 8. 2,30€. alone 5,70 2,30 Deuxième, le 11. Spéculator, 3,80 3 Troisième, le 10, Rubédan 8 euros, tour c'est le 16. Linda Scap qui a pris la quatrième place. Le quinté, c'est bien évidemment ce soir. sur le programme de Vincennes. Départ à 20h15. Vous trouverez mon pronostic sur le 32-10 50 centimes d'euros la minute. Mais également sur RTL.fr, rubrique On fait les courses. Je vous salue. Nous aussi Avant de retrouver Laurent Ruquier et la suite des grosses têtes sur RTL, voici qu'un cadeau va se glisser dans la valise RTL un séjour pour deux personnes pour aller au Gastronomade d'Angoulême le week-end du 25 novembre. Les Gastronomades, c'est un week-end dédié aux beaux produits de Charente et de Nouvelle-Aquitaine. Et pour pouvoir en profiter pleinement, et bien vous logerez à l'Hôtel de France, vous dînerez au restaurant La Ruelle en présence de tous les chefs des Gastronomades et vous vous régalerez aussi lors d'un déjeuner au restaurant La. Cigogne. C'est donc un week-end gourmand qui vous attend si vous gagnez la valise RTL. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Marion est au téléphone. Bonjour Marion. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous habitez Moisselle dans le Val-d'Oise. Que faites-vous dans la vie Exactement. Je suis VRP. VRP en quoi euh, Dans la grande distribution, je vends des produits d'entretien, des produits dentaires et d'ailleurs je salue la DR1. Quoi C'est mes collègues. Très bien Marion, écoutez, votre vie ne nous regarde pas plus que ça, en fond. Hein. Chacun ses soucis et, et vos messages codés, de toute façon, auront profité de l'antenne de notre station et nous en sommes fortes, cher Marion. Oh oh oh. N'importe quoi. C'est quoi, c'est qui des, des Non, non, non, non, non, non c'est un truc que ça... Si même les auditeurs sont plus espions. intelligents que moi non, maintenant. Non non non. <rire> non, non, non, non, non, ça, ça, à mon avis, c'est un truc souterrain, ils passent des messages par la radio, c'est très curieux. Je tu sais que sais la guerre est finie. Hein. oui, mais, mais préviens-la la fille. Il y a l'incendie, à l'agence de voyage. Voilà. Marion, justement, puisqu'on parle voyage, vous allez partir pour un week-end exceptionnel de deux nuits à l'hôtel Pashmina le refuge, un 5 étoiles à Val Thorens, l'hôtel des Trois-Vallées magnifique et douillet ouais. Un igloupode sur le toit avec bain finlandais privé. <rire> Eh oui, il est question de d'expérimenter la montagne autrement à l'hôtel Pachemina. Ah. Retenez que c'est un 5 étoiles à val C'est qu'en plus, le restaurant est étoilé au Guide Michelin. Alors là, Pourquoi franchement, on peut pas vous offrir mieux avec accès direct aux pistes de ski des Trois-Vallées. Est-ce que vous skiez, Marion Oui. Alors j'ai une autre question, peut-être plus indiscrète. Vous ne répondez que si vous le souhaitez, Marion. Mais demain, 17 novembre, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi 16, vous savez que certains Français auront décidé de mettre un gilet jaune. Vous-même, vous allez mettre un gilet jaune Euh, oui, certainement. Ah, ben, voilà. Eh ben vous voyez, elle va mettre un gilet jaune, eh ben, eh ben. communiste. <rire> Justement pas. Ah, allez, dans votre voiture et vous allez klaxonner à midi alors. Euh, ben ça je sais pas. Je serai sans doute au restaurant à midi. Ah. <rire> ah, ben vous voyez. Ah, Et militante. avec un gilet jaune au restaurant, on va au prendre pour le mettre d'hôtel, on va passer les commandes. Les... Ça c'est avoir la foi. Hein. Oh c'est triste Marion, c'est triste votre vie. C'est pas mal pour. <rire> je vais manifester en allant au restaurant. <rire> <rire> Ça va redonner le moral à Monsieur Macron. Écoutez, en tout cas, ma question porte sur les gilets, cher Marion, mais pas jaunes. Quand il est en laine, boutonné par devant ou même avec une fermeture éclair, comment appelle-t-on ce célèbre gilet qui nous vient du Pays de Galles car il ouais. porte le nom d'un célèbre militaire gallois Oui, oh, oui. Allez, on allez. la laisse prouver. Allez, Marion. Euh, un sweater Un sweater ouais. attends, un... Non, non non, euh, attends, un... non, non, attends. Plus attends, vieux, les... porté par euh, votre père ou votre grand-père un lord, ah. un lord, un lord, What? un lord effectivement, un lord britannique. Et ça commence par un C. Enfin gallois. On n'en dit un pas ah. voilà, ouais. Un cardigan, oh c'est gagné. Yeah. <rire> bah, écoutez, vous pourrez au moins utiliser votre gilet jaune sur les pistes à l'hôtel Pashmina, Cher euh, Marion. À combien est le prix de l'essence à Moisselles dans le Val d'Oise alors Ouf. Euh... Trop cher. <rire> un, un mais 70. encore. 1,70 oui, Comment bon, ça moi sur l'autoroute j'ai payé un et quelques, alors. Et moi, j'ai des copains, je paye un Je comprends rien à votre histoire. <rire> Les gens connus, on leur donne pour 1,20. franc en plus. Mais oui, en plus. Ouais. Euh, non, non, il faut vous demander. Ah, tu sais, c'est toujours pareil, la France. C'est ah, peut-être ah, que oui. la station-service, elle est à toi. Bah oui. <rire> c'est sa femme qui le fait payer. Très joli couple. Elle c'est très beau. Vous allez porter un gilet jaune, vous. Non, ça vous bah, va... Je n'ai pas. pas de voiture. Ah bah, oui. Ça, ça pas, pas, je suis pas... Bah non, je ne veux pas manifester. Moi, le prix du carburant, ça me touche pas... Ah bah quand même, vous avez des jeans diesel. Oh <rire> Avec ouais. un gilet jaune, c'est très joli. Ouais. Marion, on vous souhaite un joli séjour à la neige. Merci, beaucoup RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier.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 C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. 19,94€, la botte de 1,996 mètres carrés, prix baissé en cours d'année, valable jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions en magasin ou sur castorama.fr. Au champ, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dîner d'Eva qui change, avec le pavé de rumstek à 9,95€ le kilo. 9,95€ le kilo, Eva. Le rumstek c'est sans doute l'une des meilleures pièces de bœuf. Bon, à égalité avec le rumstek bien sûr.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 le 3106 Engagement 1 an, offre soumise à condition et éligibilité sur BouyguesTélécom.fr Ne bougez pas, les grosses têtes reviennent dans moins d'une minute Pendant les journées audio Access, ne passez pas à côté de l'audi de vos rêves. Jusqu'au 19 novembre l'audi à 3 Sportback est à partir de 290 euros par mois, avec extension de garantie et entretien inclus. Rendez-vous chez votre partenaire Audi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 C'est de célébrer 40 ans de bonheur rien qu'avec vous. Pour ces 40 ans, Kiabi vous fait profiter d'une offre exceptionnelle. Pour tout achat d'un pantalon, le second est à moins 50%. Moins 50% sur un pantalon homme, femme ou enfant. A vous de mixer. Offre limitée du 12 au 20 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Remise appliquée sur l'article le moins cher. Conditions, Magasin et kiabi.com. Lundi à 9h, Stéphane Bern et son équipe enregistreront une émission d'à la bonne heure dans le studio mini-live de RTL. Et si vous voulez y assister, sachez qu'il reste encore quelques places. PublicRTL.fr pour réserver les vôtres et leur invité sera l'une des grosses têtes de Laurent Ruquier, le dessinateur Philippe Gueluc pour venir parler de deux albums. Gueluc pète les plombs et le chat pète le feu. Philippe que vous retrouverez mardi aussi dans les grosses têtes sur RTL. Une question pour Tony Ancaise, qui habite Nice. Il s'agit de retrouver là le nom d'un journaliste et d'un écrivain. Vous avez donc tous vos chances, n'est-ce pas Et qu'est-ce qui a fait arriver Je suis en train de me dire qu'en plus, mes amis me trouvent hyper cultivés. Donc, j'imagine le niveau des gens que je préconse. Mais Qui sont, qui sont tes amis, exactement Ah ben, pas vous Non, mais là, il s'agit de retrouver un écrivain, journaliste, philosophe français, qui d'ailleurs avait un nom de résistant hein, pendant la guerre. Il s'appelait saint -Claire. C'est son nom de résistance. Il fut d'ailleurs aussi brisé par une rupture amoureuse avec une célèbre actrice, Sylvia Montfort. De qui s'agit-il Maurice Clavel. Maurice Clavel, bonne réponse de Jean Benigny. Ah, il est fort, quand même. Il est ah, la fort. tête de Ferrari, Vaudelaire. Je me souviens d'un dessin de Cabu euh, qui avait fait, je pense, la couve de Charlie Hebdo où il, oui, avait, il avait dessiné les... « Messieurs les censeurs, bonsoir » et derrière, il y avait une gonzesse qui criait « Tous à la closerie des Lilas <rire> !» C'était très la gauche. Donc, il pas. a eu cette oui, célèbre oui. phrase, il en a d'ailleurs fait un livre, « Dieu est Dieu, nom de Dieu voilà. ah, !» oui. ça, ça, ça se retient. Il a fini mystique, totalement mystique. Pardon. Il était mystique à la fin de sa vie. Oui. Ah oui. Ah, ouais. C'est une bombe anti-mystique. Ces mystique Mais Il était croyant, au pas euh, Je sais pas. écoute il a fait les maquis près de Chartres. Avec c'est là où il a connu Sylvia Monfort. Tu sais où il a fait les maquis, maquis bah oui. Et tu sais où il a connu sa meuf bah oui, dans les maquis. De, de... Et tu sais pourquoi ils ont rompu alors Oui, parce qu'elle est, elle, elle est partie avec un militaire. Qui s'appelait comment hein Marcel. Marcel Deniou. Tu déconnes là Oui je ah, déconne euh... Tu l'as bien, <rire> bien vendu Tu l'as bien vendu On voit que t'es comédien Tu l'as bien vendu J'ai cru Maurice Clavel Vous retiendrez euh, Ce qui oui. a composé aussi Le fameux boléro là, Le, bolé... non, de le Ravel, boléro là. de Clavel oui. <rire> Il prépare ses le, vannes Le plus berner Le un cardigan Le boléro <rire> D'ailleurs il y a un très beau boléro Sous l'arc de Triomphe Il y a quelques jours Ah bah mmh. oui, ah, oui. Ah, Vous avez été ému Pendant le boléro de Ravel Qui s'appelait mais... Maurice aussi Ne confondez pas Maurice et non, non, non. Maurice Clavel. C'était merveilleux. Ah oui. Ah ouais. Un ah, vrai moment. Quels ont été vos préférés parmi les personnes les grands chefs d'État qui étaient réunis Moi, il y avait pas la reine. Donc euh... ah ça l'intéressait ah, pas. Ouais. Non mais elle était avec le président allemand elle. Qui Parce que nous on avait Angela mais Elizabeth II recevait pour les commémorations le centième anniversaire elle recevait le président allemand. Bah oui, oui. parce que personne voulait de lui. Celui ouais. qui a donné un rein à sa femme. Voilà. Voilà. Ah, euh, c'est l'or du durin. Durin. <rire> Non c'est ouais, vrai. Vrai. Oui. Ah, vrai, vrai. Non, non. c'est une blague. c'est une question qu'on a posée ici. C'est vrai. Mais là, là. Elle en avait besoin. C'était juste pour faire plaisir. C'est <rire> son cadeau de Noël. <rire> bon, il y une autre question. Ouais, que ouais, ouais. Je vois bien que mes camarades impatients et voudraient quelque chose de plus facile. Je vais vous demander le nom d'une chanteuse qui a oh. participé en tant que membre du jury à l'émission Popstar en 2006. dire ouais. ouais, C'était quand même déjà il y a Putain, 12 ans. C'est surtout souvent pas des chanteuses. Alors. Ah bah non, mais là, il s'agit d'une vraie chanteuse qui a Pop été... Vivante euh, Vivante, qui a été jury de Popstar. En 90, elle a eu un garçon qu'elle a appelé Otis, son fils Otis. Et elle a aussi enregistré une version originale de la comédie musicale Hair. De quelle chanteuse s'agit-il Véronique Sanson Véronique Sanson, non. <rire> Elle a un fils autiste, <rire> non, Otis, si ça n'est-ce pas Non, autiste, <rire> il s'appelle. Elle a eu deux fils. Autis <rire> et pifre. Mais non, elle n'a pas eu de fils autiste. Elle a un fils qu'elle a appelé autiste. comme autiste, oh, je suis d'accord. En 2006. Peut-être qu'elle l'a fait dans l'ascenseur, on ne sait on pas. pas. <rire> Est-ce qu'elle... M'attendez, elle, elle, est, elle est française Pas du tout. C'est oui. la version anglaise de Popstar Ce n'est pas la version, la version anglaise, américaine. Mais c'est vrai que c'est une version étrangère de ah. Popstar. Donc ah, ah, voilà. On une chanteuse américaine Oui. Américaine Non, même si c'est vrai qu'elle s'est installée aux États-Unis depuis un moment. Est-ce qu'elle est canadienne Canadienne Non. Est-ce que est... le pays d'origine est un pays latin ou oh. ah, Pas du tout. Donc c'est l'Angleterre Non plus. Björk C'est la Belgique. Non, c'est pas Björk, c'est pas belge. Mais c'est vers vers la pas. Est-ce que la langue maternelle est l'anglais Du tout. Est-ce que la langue maternelle est l'espagnol Non plus. C'est le hollandais. Le... C'est le hollandais. Non, ah non Donc c'est l'allemand. C'est allemand. Le portugais C'est allemand. Oui. Nina, Hagen. Nina Hagen. Nina Hagen. Nina Hagen. Nina réponse. c'est facile. En allemand, il y en a pas d'autres qui sont connus. Oui. Ah ouais, oui, j'ai trouvé. Oui. parce que vous avez pas, j'ai pas eu le temps. Alors, pas eu le temps. Vous la connaissez Nina bah oh vous connaissez quelle alors pourquoi vous l'avez pas dit avant ben, Parce que j'étais en train de, il m'a brûlé au poteau là. Je il voulais. est arrivé à tout. Je voulais me faire. Je voulais me le faire. Et voilà, il voulait Jean et. il a Anciens jockeys. Il tic, on est là, au poteau ouais. voilà. Regardez, les, les, on croirait un baby foot qui s'anime là-bas. <rire> vous l'avez rencontré où alors, Nina Hagen mais Je l'ai rencontré dans son, plusieurs fois. J'ai une fois très marquante, oui, où je l'avais rencontré dans son oui. hôtel. <rire> on, dirait, on dirait sa marionnette. Ça qui est formidable. Oui. On dirait son imitateur c est c est pas pas son Et donc je vais l'interviewer. On me dit, elle est dans sa chambre, elle vous attend. Donc voilà, et je monte dans sa chambre. Elle était dans son lit toute nue, avec juste un soutien-gorge noir. Oh. Et on a le fait bon, l'interview dans tenu. ces conditions. Donc elle attendait quelqu'un d'autre Non, elle, elle attendait un journaliste, c'était moi. Et bon, ça s'est très bien passé. Alors, Juste, un soutien -gorge. Juste un soutien-gorge. Juste un soutien-gorge. Donc c'est pas Nina Hagen, c'est Nina soutien-gorge. Non <rire> Nina Hagen, Hagen. Mais. mais elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, je ne m'en fous Elle C'était sous les draps, quoi Non, mais vous pourriez quand même mettre un peu plus de piquant à cette anecdote. Vous... Non, non, Écoutez... J'aimerais savoir pourquoi il sait que sous le drap, elle avait pas de culotte. <rire> <rire> mais... Ah, ah, ah ouais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 T'as vu la nouvelle Ford Focus SW sur le parking Oui. Oh, quel coffre C'est le break avec le coffre le plus large de sa catégorie. La Ford Copilote 360 avec toutes les aides à la conduite, assistance au stationnement sans toucher au volant et aux pédales. Ah, quand même Et sans oublier le démarrage à distance avec l'application Ford Pass et les commandes vocales avec SYN3. Oh, la voiture du futur Comment tu sais tout ça C'est ma Ford Focus SW. Pendant les Ford Drive Days, faites l'expérience de la conduite du futur en essayant la nouvelle Ford Focus en version 5 portes ou SW. Oh. Fort .fr yeah Pendant le mois géant de chez Géant, les bons plans envahissent nos armoires. Jusqu'au dimanche 18 novembre de 11h à 13h et à partir de 17h dans votre géant, bénéficiez de moins 50% sur tout le rayon mode, hommes et femmes. Oui, moins 50% sur toute la mode. Les prix bas, c'est... Venez yeah effectuer en bon d'achat, valoir sur tout le magasin, voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr.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 Par exemple, ce canapé 3 place 100% cuir à 1290 euros. un prix très très confortable. Cuir Center. Modèle Lagos. Prior livraison jusqu'au 19 novembre. Détail sur cuircenter.com. Les grosses têtes de Laurent Ruquier aujourd'hui sont Philippe Manœuvre, Roselyne Bachelot, Stevie, Jérémy Ferrari, jean Ben Guigui et Caroline Diamant Je vous emmène à Marseille, en 1952. Le docteur Beltrami est là-bas. Il a l'esprit vif curieux, le docteur Beltrami, marseillais. Il... C'est un nom de soucis ça. Pardon Beltrami, ça fait un peu nom de saucisson. Écoutez, euh, il a peut-être de la famille qui nous écoute euh... parce, parce que, que tu connais qu une mort affreuse parce que tu connais beaucoup de saucissons qui s'appelle Beltrami. Et d'ailleurs, ouais, il, il nous ça. écoute peut-être parce qu'il vit encore. Ouais. Euh... Ah, zut, le docteur. <rire> oh, il va être... il Alors, bon. a 101 ans, le docteur Beltrami. Ouais. Alors, je suis pas sûr qu'il nous entende, mais en tout cas, il nous écoute. <rire> Et donc, ça, c'est une question pour les jeunes. Ouais. Ah, oui, oui, barré, oui, oui, oui, parce qu'il qu est pas encore mort. Demain c'est une question pour les vieux oui, Enfin que... contemporain Mais oui parce que ce qu'il a inventé Le docteur Beltrami, vous allez peut-être tous Vous, aussi bien les jeunes que les plus anciens En acheter un bientôt De quoi s'agit-il euh, euh... C'est quelque chose qu'on porte sur nous Non Ah sur vous c'est pas un vêtement ouais. en tout cas. Est-ce même... qu'on sait que ça vient de Marseille Ah non, non, ça, peut, ça aurait pu être à Toulouse ou ouais. à ah, un mais c'est un accessoire genre une montre, quelque chose qu'on porte. Ah non, c'est pas une montre. Est-ce que c'est une crème Et une... Va... ça a un rapport avec les fêtes de Noël Non. C'est un produit ah. Est-ce que c'est un onguin un quoi Un produit. Un ongan Un longueur. Crème. Non, non c'est pas un ongan, non. C'est un produit de. Oui, c'est un produit cosmétique. Alors c'est en 1952 hein, que ce médecin marseillais, 101 ans aujourd'hui. Un savon de Marseille. Ah non, c'est oh pas non, le, savon vieux, le savon de Marseille. Oh non, c'est plus vieux, un savon de Marseille. Vous vous baladez toujours avec un savon de Marseille sur vous. Bah oui. Parce qu'on se balade <rire> toujours avec un truc comme ça sur soi. Alors oui, c'est quelque chose. Euh, voilà, qu'on qu qu emporte plutôt avec soi, oui. Pas sur soi, mais avec soi. Voilà. Est-ce que ah. ça aurait un rapport avec ah. un porte-clé Un porte-clé, porte <rire> non. Ah mais c'est une invention géniale, évidemment. Ah, mais, mais ça t'achète en parapharmacie, par exemple Ah non, pas du tout. C'est quoi qu'un rapport avec un porte-clé, à part une clé il... <rire> Évidemment, c'est lui qui a fait cette trouvaille. Après, il l'a breveté. C'est ses amis qui lui ont dit, mais dis donc, c'est malin. ce Mousqueton quoi, Un mousqueton, non. Mais ça a un rapport avec la médecine, ça découverte, du tout. C'est un... un rapport donc... indirect. Le fait qu'il soit médecin fait qu'il a eu cette idée, évidemment. Ah. Ah, un pilulier un pilulier, non. Un semenier. Un semenier non plus, mais on se rapproche. Bon, C'est un contenant pour quelque chose. Mais oubliez les médicaments. C'est un contenant pour quelque chose. Un contenant, créer. non. Un une, bouillotte, une, bouillotte. une bouillotte, non. Le docteur Beltrami, qui nous écoute peut-être, a inventé, il a 101 ans aujourd'hui, quelque chose que peut-être vous achetez encore, vous tous, aujourd'hui. Mais qu'on achète, euh, d'abord, est-ce est que ça coûte moins de 100 euros Ah oui, oui, oui. Du papier d'Arménie Du papier d'Arménie, non. non. Ah. Alors des préservatifs spéciaux Vous n'écoutez aurait... pas mes réponses. Hein, si Et mes indices. Je vous serait. jure qu'on euh, écoute. Julien Lepers serait là et vous dirait regardez bien en bas de l'écran. Ah, <rire> Alors attendez. -nous en bas de, de l'écran, il y a écrit ça n'est pas directement lié à la médecine. Et surtout, je vous ai dit, vous en achèterez peut-être un, un jour. Bientôt. B non, pas un jour. Non, bientôt. Bientôt. Ok. Un déambulateur. Pardon, un sac à sapin Un sac à sapin, non, mais il y a de l'idée déjà. Les guirlandes, euh, c'est le début de l'avant, c'est les calendriers de l'avant. Alors bien sûr. C'est pas les calendriers de l'avant, mais on se rapproche un peu, mais oubliez Noël. Quoi. Ok, c'est un rapport avec les... Avec... Bien sûr, c'est un rapport avec les feuilles qui tombent. Oh un calendrier pas de... perpétuel. Elle est pas nette. Non, mais on se rapproche un peu déjà, vous voyez. Mais mais c'est pas ça. Un agenda, un type d'agenda. Ah, bravo. Oui, c'est un 10. Pardon L'agenda Covadis. 10. L'agenda Covadis. 10. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est quoi ce truc C'est le ces gros agenda en noir. Hein Il ah, toutes les tailles. L'agenda ouais, ouais. Covadis, Où vas-tu en latin hein, ça, voilà, veut dire, oui. ça veut dire Où vas-tu en latin Covadis. Et, et évidemment, parce que ce docteur avait de nombreux rendez-vous, il a eu l'idée de créer un agenda où on pouvait voir toute la semaine sur deux pages. Ah, vous voyez, ah, okay. Et, et c'est comme ça que l'agenda est né. Il s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que je tourne une page pour savoir quel est mon rendez-vous. Là, il a la vision de la semaine sur deux pages. En même temps, il a créé le fameux agenda Où vas-tu Covadis. Ah, bon. Et c'est vrai que chaque fin d'année, voilà. vous achetez peut-être un petit agenda papier. 8 millions d'agendas et de carnets produits par an. 8 oh, millions dingueux, par gars. an. Vous voyez J'adore, un... moi. Bah, déjà, Je pourrais acheter 25 agendas tellement j'aime ça. J'en ai toutes les formes, toutes les tailles. ils sont plus que les rendez-vous. C'est ça. <rire> Dans un instant, au retour des grosses têtes sur RDL.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 Offre inaccumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participants. Détail sur citroën.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous remarquez que votre déco a l'âge du Père Noël... Nous, on vous propose les dernières tendances. Du sapin à la table de fête. Pour une atmosphère naturelle, chic ou art déco à petit prix. Conforama. Jusqu'au 24 décembre. condition magasin sur Conforama.fr. Bonjour. Parlons de franchise. Vous qui êtes déjà dans l'immobilier ou pas, je vous propose d'ouvrir votre agence Stéphane Plaza Immobilier. La vôtre, avec moi.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 L'anniversaire de Monoprix, c'est parti Profitez de la promotion exceptionnelle, 50% de réduction immédiate sur le deuxième article acheté, sur une large sélection, jusqu'au 19 novembre seulement. Monoprix, voire condition de l'offre en magasin et sur monoprix.fr 17h36 Et c'est l'heure de la bourse sur RTL avec les échos et Investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. Et le CAC 40 a fait demi-tour finalement. Eh oui, notre indice avait ouvert sur un gain pourtant. Eh bien, il perd à l'instant 0,17%, 5025 points Wall Street. L'indice Dow Jones rebondit mais le Nasdaq reste dans le rouge après l'avertissement lancé par le groupe technologique Nvidia qui chute actuellement de 16%. Les investisseurs qui se réjouissaient hein, des avancées sur le Brexit sont désormais dans le brouillard. La vague de démission au sein du gouvernement britannique va-t-elle conduire à des élections anticipées Peut-être à un nouveau référendum La bourse qui déteste ces incertitudes n'a pas de réponse à ces questions pour l'instant. Du côté des entreprises, Vivendi a publié un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes et le titre gagne plus de 3%. Alors le bilan le bilan de la semaine, le CAC a cédé 1,5%. Il n'y a pas de hausse significative malheureusement. Et les principales baisses, eh bien, elles sont pour Atos, S&T Micro ou encore Capgemini. Toutes ces titres ont perdu plus de 5%. Très bon week-end Virginie, et à lundi dit cœur des Saintes Vierges. À vous Laurent Ruquier, à vous les grosses têtes sur RTL. Une citation pour Audrey Galani, qui habite Montigny-les-Messes-et-en-Moselle, qui a dit « La meilleure preuve que les Français ne se lavent pas beaucoup, c'est qu'ils paraissent beaucoup plus propres le dimanche. » <rire> ah. euh, des proches Des proches, non euh, proche. Un homme ça. Un homme, oui, mort. Un homme, alors mort en 2005. Daricole? Oh Daricole! pourquoi Daricole? Il n'est pas mort en 2005 <rire> <rire> Il, oh, tu peux Il avait marqué ça sur son agenda, <rire> on m'a <avait> dire ça. Joriane <rire> Il a un aplomb celui-là quand même. Joriane Joriane, non, Non, c'est quelqu'un qu'on cite moins rarement, je dois dire en gros stade. Non, plus rarement. Euh, plus euh, plus rarement, Vous Oui. Que, ou moins souvent. Oui. Ah, C'est lui qui la cou... faisait bon, la voix de Tigrou. C'est lui qui faisait la voix de Tigrou. Oui. J'ai une barbe. Non, euh... la voix de Tigrou. Non, mais c'est trop peu d'émission. Michel Roux. Non, la voix de Tigrou. La Tigrou. Je ne sais, sais pas qui c'est. Ne nous engueule pas si c'est évident, tu dois le savoir. Il hum. a une barbe comme... Gérard Hernandez. Non. Francis Lax. Non. Jacques Balutin. Non. La voix de Tigrou. Je ne sais pas qui est Tigrou. présent Non. Patrick Préjean Oui. Non, Paul fait... Prébois. Tu confonds avec Paul Prébois, jean non, Patrick Préjean. Mais, est il, est mort, la mais il est été. pas moi, il pas moi. Moi je propose Ouh. Jean Carmet. Mais pourquoi Patrick Préjean aurait dit ça Je sais pas, c'est une pensée pour lui. <rire> C'était quoi déjà la phrase Ah non, c'est pas possible. Là. Je réalise. La meilleure preuve que les Français ne se lavent pas beaucoup, c'est qu'ils paraissent beaucoup plus propres le dimanche. C'est un humoriste patenté ou c'est un gars qui a dit ça par hasard Écoutez, c'est un humoriste qui a eu le prix Interallié en 1947. Ah. Pierre Daninos. Et c'est Pierre Daninos. Bonne réponse. Ah. On ne connaît pas encore, bon. Alors, pour Anne Rilsi, qui habite en Guadeloupe, qui a dit à sa femme, ou plutôt, c'est un dialogue, hein, autant vous dire, je pense pas que ce soit sa femme qui l'ait dit ça, mais qui a écrit ce dialogue d'un homme qui dit à sa femme, tu as été tellement ridicule ce soir que j'espère que personne ne s'est rendu compte que tu n'avais pas bu. <rire> ou une stonchertrie, là Winston Churchill, non. Franchomarx, Sach Sacha Guitry, non. Marx. Ah mais avouez ah c'est drôle France. quand C'est français. français. C'est français. Humoriste. Humoriste, oui. Regarde l'amoureux. Humoriste. Mais pas seulement. Dramaturge, auteur, dramaturge acteur. Francis voilà. Blanche. Français. Jean Poiret. Et c'est Jean Poiret. Oh. Bonne réponse de Jean-Bendit. Attention, la citation suivante est encore plus difficile. Quelqu'un, je crois qu'on a... Très rarement cité, peut-être une fois aux grosses têtes en 4 ans, ce sera la deuxième fois aujourd'hui. Donc beaucoup et encore plus rarement, comme dirait Caroline Diamant, qui a dit ou écrit « Je suis comme un paralytique qui a trouvé dans l'immobilité le moyen d'éviter les chutes. » Oh là là, c'est mort. Ah ça c'est mort. Pour être c'est mort. C'est 19 Et c'était pas en forme avant de mourir. Ah comment. oui, c'était pas en forme pour écrire une chose pareille, vous avez raison. Il est très expressif. 19e Alors, c'est quelqu'un du 19e Proust, français euh, Proust, Proust. Proust, Non. Oui, c'est quelqu'un qui avait la syphilis. Alors, c'est quelqu'un Qui ne me passe Non, quelqu'un qui est à, à cheval entre le 18e et le 19e puisqu'il est mort en 1830. Ah Ah, Mais non. né en 1767, il avait, mo euh, pardon, il avait mouru. <rire> il avait mouru. Il, avait il était mort en so à 63 ans. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Ah non, non. c'est trop tôt. En 17, en Alors quelqu'un qui s'était engagé en politique, hein, autant vous dire. Lamartine euh, Non, un intellectuel français, homme politique, romancier, enterré au Père Lachaise. Si vous avez envie d'aller sur sa tombe. Oh bah non. Vous pourrez le Pourquoi faire. non ah, Elle sait même pas qui c'est le défunt. Oui, elle sait pas qui c'est. Ouais. <rire> oh non euh, Attends, attends, attends. C'était un, un communard Ah non, c'était pas un communard. Non, non, bah, il est mort en 1800, Combien 1830 1830. ans. Est-ce qu'il a un nom à particule Il avait un nom à particule, mais on n'utilisait pas sa particule. On le connaît sans euh, sa particule. Oh, ah, euh, le marquis de Sade Non, non, non. Ah. Ah, Peut-être vous donner sa particule et son nom de noblesse Ah, bah, oui. Ah, moi, vous pouvez me donner. Hein. Puisque je suis sûr vous ne connaîtrez pas, c'est De Rebecque. Et alors qu'est-ce qu'on cherche si c'est parce qu'il y a avant, en fait, les deux prénoms qui sont avant, <rire> parce qu'on ah. peut de ces deux prénoms précédents. Ah. Comme genre Louis Philippe. Genre Alain Michel. Euh, voilà. Euh, euh, mm. Et ben Alain Non. Michel Michel Pouf. Miu, Miu Quand je dis de prénom peut-être c'est un prénom et un nom, mais en tout cas, c'est pas son nom en entier. Ouais. Puisque... Jean-Étienne Non, mais c'est De Rebec, vous voyez. Mais t'es un républicain, hein, quand même. Jean-Bernard, Jean je vais tenter plein de trucs. Un ouais. républicain On qui a... dont compos... tente de prénoms, alors. Il s'est rallié à Napoléon pendant les 100 jours, il est revenu en politique sous la restauration. Il a Émile été... Louis Non. <rire> il, a été élu... il a été élu député et Et il était d'ailleurs encore député quand il Mais est mort. Mais comment s'il est mort en 1830 Donc c'est Châteaubriand. Plus... Parce qu'il y a des gens politiques qui réussissent. <rire> Pierre Simon. Non, il est, vous voyez, il a été député jusqu'à sa mort en 1830. Ah oui, d'accord, 1830. Alors, il était né, pour tout vous dire, à Lausanne, et c'est vrai qu'il faisait des allers-retours entre la Suisse et Paris. Jean-David. Qui ça Je sais pas, Jean-David. un tente, coiffeur. Je Vous dites qu'il a deux prénoms avant. Mais non, c'est Jean-Louis oui, David, enfin, un nom, un, un, un prénom et un nom, mais c'est vrai que c'est aussi un prénom. C'est euh... un prénom rare. Ah, Jean-Eustache Non, pas Jean-Eustache Stevie Hust. <rire> Stevie Ouste de Rebecca. Alors, est-ce que le premier... Il a d'ailleurs écrit un, un, un célèbre <rire> roman qui a été adapté... Euh, Benjamin de... Constant aux... Benjamin ouais, Constant wow. Excellente wow. réponse de Roselyne Bachelot Les grosses têtes de Laurent Ruquier Jusqu'à 18h sur RTL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 La France est dans l'air. Il y a la mer. Il y a le soleil. Il bronze sur la plage, côté face, côté pile. Elle, sous son ombrelle, bas des cils. C'est un peu trop facile. Il déserte. Air France. France. La France is in the air. Découvrez Pointe-à-Pitre au départ de Paris à partir de 299 euros jusqu'au 21 novembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service Airfrance.fr inclus, bagage en soute non inclus pour des départs du 13 mai au 9 juin 2019. Yeah Pendant le mois géant de chez Géant, faites le plein de bonnes affaires. Oui, jusqu'à dimanche, les carburants sont à prix coûtant chez Géant. Et en plus, jusqu'au 18 novembre, pour tout achat de carburant, recevez un bon de réduction de 5 euros valable sur vos prochaines courses. Les prix bas, c'est Géant yeah Voir modalité en magasin et en station. Bon de réduction de 5 euros à valoir des 50 euros d'achat. Hors magasin Corse, l'énergie est notre avenir, économisons-la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 Mais qui est l'invité mystère On cherche sur RTL. Invité mystère, je suis sûr que vous, vous auriez retrouvé plus rapidement que mes autres <coughs> grosses têtes. Quand je dis autres grosses têtes, parce que vous pourriez être une grosse tête, vous auriez retrouvé plus rapidement Benjamin Constant, j'en suis certain. Oui. Voilà, voilà ça c'est honnête, vous voyez <rire> euh, Est-ce que vous êtes un homme Oui. Euh, vous êtes grand Oui. Un mètre combien Est-ce que vous habitez à Paris Oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme Non. Est-ce que vous avez d'autres personnes de votre famille qui sont célèbres On est obligé de dire oui. Oui. Ah bah oui. Voici un premier indice musical. Dans les rues de Rome, j'aime me promener. Je vais du Forum jusqu'au Ah, dans les rues de Rome, c'est un bon indice, invité mystère, n'est-ce ah, pas C'est joli. Eh oui, c'est joli. Vous êtes un évêque. Hein oh, ouais, bien sûr, on en reçoit très souvent d'ailleurs. <rire> vous allez souvent à Rome C'est mon seigneur Barbara qui vient tout avouer <rire> ici. Est-ce que vous êtes euh chanteur, invité Mister. Hélas, non Eh non, Philippe Manoff pensait que vous étiez Etienne Dao à cause du fameux mais... Weekend week à, à Rome, mais non, ouais. ce n'est pas Etienne mais, mais, ah, est -ce que Vos comité ah, vous a appelé vous, en Italie, vous, êtes... vous a... Et Madame Bachelot n'est pas loin, à mon avis. Déjà, elle a frôlé la réponse. Eh ben moi, je sais instants. qui vous êtes À chaque fois qu'elle dit ça, généralement, mais, elle ne trouve pas. Mais... mais cette fois, bravo, elle sait qui vous êtes. Yes. Caroline Diamant vous a identifié. Bravo. Pour un week à <rire> Voici un deuxième indice pour les autres. Alors Tant voilà. Tantôt j'ai des hauts, tantôt j'ai des bas. Ça vient de l'état de mes finances ou de mon poids. Tantôt j'ai des hauts, tantôt j'ai des bas. A son À Bourville, c'est un bel indice aussi, n'est-ce pas Ah, les chansons sont formidables, nos grosses têtes. Bachelot n'est pas formidable parce qu'elle <rire> est tombée à côté autant. Vous dire, elle pense non. que vous êtes Gérard Holtz. <rire> oh, parce qu'on a été à Rome, elle, tout de suite. Mais, mais, mais, mais, mais, vous êtes sur une bonne piste tout de même, Madame Bachelot. Ah. Mais ce n'est pas Gérard Alors donc, vous avez affaire avec... Euh, le sport compte dans votre vie Non. Pas du tout. Donc vous êtes un écrivain. Notamment. Vous avez en tout cas publié quelques livres, c'est vrai. Êtes-vous pour autant écrivain Je sais que vous avez oui. été candidat à l'Académie française. Non. Ah. Oui. Mais vous n'avez pas été élu alors que pourtant vous aviez la majorité des voix. Oui. Ah, monsieur Stevie a trouvé. Oui, je pense. Avec l'Académie française, ils les connaissent tous. Et oui, Stevie effectivement vous a identifié. Bravo. Tout ce Bravo Stevie. Alors que Roselyne Bachelot pense à Philippe Meyer. Non, ce n'est pas <rire> Philippe Meyer. Voici un autre indice. Attends, c'est pas fait, je suis pas rassuré. Je suis sûr que Copé va vouloir recompter. Je suis fillon. Je suis Il faut rester prudent, même si on me donne gagnant. 66%, c'est peut-être pas suffisant. Je suis fillon. Fillon, voilà un bon indice, n'est-ce pas, invité euh, mystère Chanson formidable. Jean ah. Ben Guigui a trouvé lui aussi, qui est oui. notre invité mystère. Seul Jérémy Ferrari, Philippe Manœuvre et surtout, alors le pire, c'est Roselyne Bachelot, parce que vous l'avez croisée, hein, Roselyne, et pas qu'une fois. Hein. Vous avez été au gouvernement Oui. Oh Roselyne Bon euh... c'est pas là que vous, vous êtes croisés alors <rire> Voici un autre indice Il a son beau êtes... chapeau Il a son long manteau Il a son chien le brave Le gros qui bave Il a le regard des sages Il est la force tranquille, sereine Et comme un grand chêne mais c'est la futilité de toutes chose, la douceur Jérémy Ferrari propose Grand Corps Malade. Alors là, je sais pas... Je sais pas d'où vous le sortez, Grand Corps Malade, Jérémy. Je non, mais en fait, comme je ne comprends pas les indices. Donc, dès que quelque chose me vient, je l'écris. Vous faites bien, mais hélas, euh, ce n'est pas ça. Madame Bachelot a identifié enfin notre... Ah. Je me tourne vers Jean Ben Guigui, Caroline Diamant, Stevie boulet et Roselyne Bachelot. Tant pis pour Manœuvre et Ferrari, notre invité mystère, c'est... Frédéric Mitterrand, Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or Des euros cartes U. 3, 5, 10, 15, 250 euros à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros cartes U en jeu. 6 Non. Si 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros cartes U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com U. autrement. .com.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 Sephora, au cœur de la beauté. Avec Canal+, il n'y a plus de saison pour les séries. Découvrez Hippocrate, la dernière création originale Canal+, avec Louise Bourgoin. Laissez-vous emporter par L'Ami Prodigieuse, la série adaptée du best-seller. Ou encore par Kidding, réalisé par Michel Gondry avec Jim Carrey. Et échappez-vous avec Benicio Del Toro dans la première saison d'Escape à Danemora. Sur Canal+, découvrez en exclusivité les nouvelles séries Canal+, pour seulement 19,90€ par mois sans engagement. Rendez-vous sur boutique.canal.fr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 C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Prévalable jusqu'au 31 décembre 2018. Voir conditions en magasin ou sur castorama.fr. C'est déjà la fin des grosses têtes de Laurent Ruquier. Avant de les retrouver, retenez qu'à 18h dans RTL Soir... Stéphane Carpentier recevra l'avocat de Muriel Bol, maître Jean-Paul Tessonnier. Et puis deuxième invité, l'acteur Vincent Lacoste qui est à l'affiche du film Amanda en salle mercredi prochain. 19h15, on refait le monde. Et puis à 20h, le club Lisa spécial Pays-Bas-France. Un match à vivre en direct avec entre autres Eric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Et avec Bichente Elisa Frédéric Mitterrand était bien notre invité mystère. Vous avez aimé les indices. J'ai aimé les indices, j'ai aimé les chansons et j'ai adoré monsieur Ferrari qui ne me connaît pas. Maintenant je vous remets. Bonsoir, vous pouvez lui dire bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Ah oui, tout de suite. C'est le titre en plus du spectacle et ça c'est quand même une première du spectacle que présente Frédéric Mitterrand puisque vous êtes sur scène, Frédéric à partir du 23 novembre au studio Marigny, c'est la petite salle du théâtre Marigny. Alors il se raconte D'habitude vous racontez les autres, là sur scène c'est vous qui vous racontez. Oui c'est à dire c'est un peu plus compliqué, ce sont des textes que j'ai écrits et que je lis. Mmh. Voilà. Bon. Et alors donc ça fait un peu une chronologie et ça raconte un, un certain nombre... De... Ce sont des extraits de vos livres Des extraits de mes livres, mais je les ai choisis avec je crois un regard un peu doux et un peu tendre, il n'y a pas de violence urbaine ni de choses qui seraient un peu pénible à lire en public, en tout cas. C'est quelque chose de joyeux, vous voulez dire C'est quelque chose de tendre, je crois. Enfin, pour moi, c'était important parce que j'ai reçu tellement d'artistes sur scène et j'ai toujours tellement admiré le courage qu'ils avaient que je me suis dit qu'il fallait, un jour ou l'autre, que je leur rende hommage à ma manière et donc que je prenne le risque. Et puis, je suis très influencé aussi par l'exemple de Roselyne Bachelot oui, qui, quand même, euh, affronte les médias depuis, depuis qu'elle n'est plus ministre, avec un courage... Et, et une maestria mais extraordinaire. Alors donc ça ça, ça a beaucoup joué. c'est vrai ça a beaucoup joué. C'est que vous voulez faire les monologues vrai. du pénis puisqu'elle a fait les monologues du vagin. Euh, euh, oui enfin je ferai plutôt l'histoire de, de la capote par Vous étiez ministre ensemble. Oui coup. on a été oui. ministre ensemble. Alors, et on s'écrivait des mots doux en plus. Et il signait Yuki. Ah, Est-ce qu'on peut raconter pourquoi on bah, signait raconte. Yuki. Raconte. Eh, ça bossait ça bossait ça bossait. <rire> les la, les non, messages mais... passés signés Yuki, moi je m'étais... Une, je... une petite papate de chien. Une petite Ça a ah. Mais non, non c'est que... l'histoire des deux mecs qui se promènent dans le jardin du Luxembourg, <rire> et de puis euh, il y en a un, il a un très joli chien, alors le monsieur lui dit, vous en avez un joli chien ah, j'ai un joli chien, et puis c'est faire des tas de choses. Ah bon, alors bah, je vais vous montrer. Alors, en Yuki... l'occurrence, c'est moi qui devenais le joli chien. Yuki oh. lève okay. la papate le chien lève la papate Yuki lève les deux papates il lève les deux papattes, Yuki croise les papates et Hein, très bien. Yuki sus le monsieur. Yuki, suce le monsieur. Bon, Yuki, je te montre, mais c'est la dernière fois. Et euh... ah là là, ça, ça c'est le genre. Ça, c'est le ministre de la Santé. Ça, oui, ça, c'est le ministre de la, oui, la Culture. Et, et tout, tout ça avec nos impôts. Donc, le ministre de la Santé et le ministre de la Culture. Vous voyez la qualité des échanges. marqué, il y a tout, il y a le sexe et l'hygiène. Et du coup, après, chaque fois, je vais envoyer une lettre officielle. Ciel, je faisais juste une toute petite patte <rire> en me disant que dans 20 ans ou dans 30 ans, il y a des professeurs très très sérieux qui chercheront pourquoi il y avait cette petite patte. <rire> Ils ne le sauront pas. Ah bah, et on va venir vous voir euh, au Théâtre Marigny. Et puis à la fin, je vous jure, on applaudira et on fera « You, qui, <rire> Dans les rues de Rome, c'est évidemment parce que Frédéric Mitterrand a été directeur de la Villa Médicis oh, que j'avais passé cette chanson de Danny Briand. Donc avec Gérard Hall, c'était quand même pas loin. Bah, oui. non, pas loin, c'est pour ça que Il est, a Il est venu après, Gérard. Rolfe. Et la chanson de Bourville, c'était formidable aussi. Et quand tu jouais Fortuna. Et parce qu'il ah a joué oui. Fortuna avec Michel Morgan et Bourville, vous étiez enfant encore à ce oui, moment-là, oui. évidemment. Oh C'est gentil oui. de préciser. Non, en fait, j'ai joué le rôle du grand frère de Michel Morgan. Mais que vous... Mais je, suis, je suis un miracle de la nature, j'ai été cryogénisé. Studio Marigny, Théâtre Marigny. On va aller te voir. C'est à partir du 23 novembre, autant dire, oui. la semaine prochaine, un donc vous commencez à avoir des pétoches j'imagine non, non pas oui. du tout vous n'avez pas peur non c'est bizarre on n'est pas le train ah, à venir ça non, va venir. ça va, ça va venir. avec je le talent pense, je pense ça va <rire> oui comme disait euh, vous savez qui c'est ah ouais, Louis Jouvet ce <rire> stylique ici que Louis Jouvet vous voyez ouais. quand je pense il ouais. ouais. des trucs les plus éculés ça va ça va il a un bon stock Frédéric Mitterrand est sur scène profitez-en c'est nouveau effectivement à partir du 23 novembre la semaine prochaine il fera ses débuts sur les planches dans un spectacle qui s'appelle donc « Bonsoir » mis en scène par Olivier Fredge. Merci Frédéric Mitterrand d'être venu au Grosse Tête. Merci. Bon week-end sur RTL. Les best-of samedi et dimanche, votre Grosse Tête, lundi 16 heures. Merci Laurent Ruquier, RTL, il est 18h.